One Qibla présente le coronation en action. Madarijus Salikin. Bismillah al wa al wa al-Salam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inna al-Hamdulillahi wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa nagoobu billahi taala min shurur anfusina wa min seeyaati amalina. Mijahdhhi Allahu falamu dzillah wa miyudzilil falahdiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wuhide la shariika lah. Växelvägarna i Islam. Vi är vägledande i de nya sällskapen, de sällskapen som är vägledande för de som är på väg. de l'étude de som de som är de de som är på väg. Vi är vägledande för de som är på station de som de Al-Muhasaba. på väg. de som är på väg. Vi är vägledande évaluation, faire sa propre évaluation, faire son propre jugement. Comme on va le voir, InshaAllahu'Allah, lorsqu'on va dire InshaAllahu'Allah, dans ses paroles, il va faire référence à cela. On a beaucoup de contenu très intéressant à couvrir, InshaAllahu'Allah aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va essayer d'être bref sur chaque point et de ne pas trop s'étaler sur les exemples ou bien sûr les détails sinon on va perdre le fil donc il nous dit c'est l'imam Ibn Al-Qayyim رحمه الله c'est quoi cette fameuse étape de la muhasaba et eh bien c'est de pouvoir arriver à faire la distinction à ce qui est pour nous et ce qui est sur nous ce qui est pour nous et ce qui est sur nous, c'est quoi qui est pour nous c'est nos droits, ce que Azza wa nous a accordé comme droit, ce qui est sur nous, c'est nos devoirs, l'importance ici de savoir avant tout faire la balance entre les droits et les devoirs, les gens de nos jours parlent beaucoup des, des droits réclament les droits, je veux avoir mon droit, le droit de tel groupe, ainsi de suite, ce que les gens oublient, ce que plusieurs personnes oublient de prendre en considération, c'est que le droit vient en paire avec le devoir, que si on réclame notre droit, notre droit, on doit aussi savoir connaître nos devoirs et faire de notre mieux pour remplir nos devoirs. Ce serait complètement injuste et non équilibré pour le système de ce monde, de cet univers, comme Allah il l'a créé. Si chaque personne réclame seulement ses droits et ne savait pas c'est quoi ses obligations et ses devoirs. C'est parce qu'à chaque fois que je dis que j'ai un droit, ça veut dire que ce droit là, il implique qu'il y a des devoir sur d'autres personnes. Donc connaître son droit, ça vient avec connaître aussi ses, ses devoirs. Donc il nous dit c'est faire le tamis, faire la distinction entre les droits et les devoirs. On va le voir plus tard, inchallah ou ta'ala. Parfois les gens vont faire, vont confondre les deux, vont prendre quelque chose qui est un droit, vont penser que c'est un devoir ou le kondkä, ifa hänsb nivsåg arf må celui qui sait ce qui est sur lui, ça veut dire il va savoir ce dont il doit se décharger. Il y a des choses qui sont des devoirs. Parfois, ça peut être bien sûr un devoir moral. Parfois, un devoir qui est physique, qui a une réalité physique ou bien concrète et non abstraite à remettre les droits qui sont liés à ses devoirs, les remettre à autrui à ceux qui méritent ces devoirs ou bien ces droits et avant tout bien sûr c'est le droit d'Allah Azza wa il nous dit ça c'est la réalité de la tawba la tawba c'est quoi la tawba le repentir il nous dit ici l'auteur le repentir c'est quoi et bien c'est de faire sortir ce qui n'est pas à nous, ce qui est une obligation et de le remettre à celui qui le, qui le mérite comme Allah Azza wa il l'a écrit quelqu'un qui a des devoirs envers ses parents et qui va faire sa muhassaba. on va prendre un exemple pratique quelqu'un qui va faire sa muhassaba. comme on a mentionné hasaba c'est l'auto-évaluation l'autocritique Omar radhiyallahu ta'ala anhu il dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla wazinu a'malakum qabla an tuzanu il dit Omar faites votre, votre propre jugement personnel avant que avant d'être jugé par Allah ça c'est en quelque sorte c'est la préparation au jugement majeur on le sait bien sûr un étudiant sérieux qui se prépare à un examen important parmi les pratiques que cet étudiant pourrait faire et ce que plusieurs étudiants vont faire c'est de faire un test un examen qui n'est pas réel faire une simulation d'examen je vais faire mon propre examen mais qui ne va pas compter, qui n'a pas d'impact réel en tant que tel, mais ce que cet examen fictif va me, me permettre de faire, c'est de connaître mon, mon niveau et de m'ajuster. Donc ici, il dit, Hasibu faites votre propre jugement avant d'être jugé par Allah, azza wa et faites la balance de vos actions avant que vos actions ne vont être mises sur la balance des actions le jour dernier auprès d'Allah Azza wa Comme on l'a dit, si on prend un exemple pratique, un exemple concret. Quelqu'un qui va faire sa propre muhassaba, sa propre critique pour ce qui est de ses devoirs envers ses parents. On sait qu'Allah Azza wa il a écrit que l'un des devoirs les plus importants après les devoirs envers Allah Azza wa c'est le devoir envers nos parents donc l'ihsan, la bienfaisance envers les parents obéir aux parents leur faire du bien, leur faire plaisir et ainsi de suite donc si quelqu'un va dire moi je vais faire mon propre jugement alors quels sont les droits de mes parents telle et, telle et telle et telle et telle et telle chose quels sont mes devoirs envers mes parents alors s'il y a des devoirs que je n'ai pas encore remis savoir que je dois les remettre et effectivement les remettre et remplir ces devoirs là c'est ce qu'on appelle ici at-tauba ce concept appelle le le repentir c'est clair طيب قال ce fameux concept de l'auto jugement de l'autocritique l'auto évaluation il est dans le Qur'an lorsque Allah azza wa jalla il nous dit ou oh, vous qui croyez craignez Allah et regardez votre âme ce qu'elle a présenté et que chaque âme « Regarde qu'elle médite sur ce qu'elle a préparé pour demain. » Demain, c'est quoi C'est le jour dernier. C'est « Yaoum al-Qiyama qiyamah Allah Azza wa il l'a appelé ici « Demain, rade tellement c'est quelque chose qui est, qui est proche ». Alors Allah Azza wa Jal, il dit « Que chaque âme médite sur ce qu'elle a préparé pour demain, ce qu'elle a préparé ». Donc, il faut savoir, il faut pouvoir faire cette analyse-là et cette étude Pour savoir qu'est-ce que j'ai préparé pour ma rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce que moi j'ai préparé, est-ce que c'est quelque chose de, de respectable avec laquelle je peux rencontrer Allah azza wa Et ça c'est bien sûr, c'est un devoir de conscience comme on dit, que chacun peut faire entre lui, entre Allah azza wa Qu'est-ce que j'ai préparé si je vais mourir ce soir, si je vais mourir demain Qu'est-ce que j'ai préparé Qu'est-ce que j'ai pour moi et qu'est-ce qui est contre moi Est-ce que j'ai un amal salih Qu'est-ce que les gens font habituellement N'est-ce pas que les gens de nos jours, même les gens, bien sûr, parle pas de ceux qui sont pauvres, il y a des gens qui vivent pour l'heure, pour la journée. Ils cherchent de quoi manger aujourd'hui. Mais dans cette société dans laquelle la plupart des gens vivent dans un Certains niveaux de confort, qu'est-ce que les gens préparent habituellement lorsque aujourd'hui ça marche Ce qu'ils ont aujourd'hui ça marche, ils ont de quoi manger, ils ont une maison, qu'est-ce qu'ils préparent Leur avenir et plus particulièrement quel avenir Les vacances, plus loin encore La retraite. Okay Donc, qu'est-ce que j'ai préparé pour ma retraite Comment je vais vivre Quand je vais prendre ma retraite Alors, il faut s'assurer d'avoir telle chose et assez d'argent pour ça. Et il y a des gens qui vont tellement dans les détails qu'ils préparent dans 30 ans, ils vont aller dans les petits détails, dollar par dollar. Donc, il faut avoir de l'investissement de telle façon et de telle autre façon et ainsi de suite. Ça, c'est préparer. Mais ce que les gens ignorent de préparer, c'est de faire le même examen, mais pour pour Si je vais mourir demain, si je vais mourir ce soir, qu'est-ce qui est pour moi Qu'est-ce que j'ai fait cette année, cette dernière année, ces derniers mois qui viennent de passer Qu'est-ce que j'ai réalisé Pas pour ma dunya. Pour ma dunya, c'est autre chose. C'est important de le faire, mais ce n'est pas, pas, pas la chose la plus importante. Mais la chose la plus importante, qu'est-ce que j'ai préparé Quand je vais rencontrer Allah Azza wa Jalla, quel est le bilan de mon mois Quel est le bilan de mon... Comme on a dit toujours, les ulamas, les savants, ils mentionnent que le croyant, toujours, ça doit être sa règle dans la vie, sa nature. Que à chaque fois qu'il, le plus qu'il avance dans son âge, le plus qu'il devient plus âgé, qu'il se rapproche de sa mort. On se rapproche de notre mort à chaque instant. Le croyant, le plus qu'il qu vieillit, le plus qu'il avance dans sa vie, le plus qu'il doit, quoi, avancer dans son, dans son iman avancer dans, dans sa foi, que ce soit dans ses connaissances, sans elle et aussi sans ses pratiques, ce qu'il a préparé pour l'au-delà. Si quelqu'un, si une personne, elle est la même aujourd'hui, la même chose qu'il y a de cela 10 ans, ce qui est presque impossible, toujours en avance ou en recul, mais si c'est à peu près la même chose où la personne, elle a reculé, il y a un sérieux problème, ok Ce n'est pas, pas les quelques heures d'aujourd'hui qui vont servir comme repère parce que de façon quotidienne, comme ça, heure par heure, et eh bien le imam, c'est quoi Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Mais on doit regarder la tendance générale. Si quelqu'un voit que il y a un mois qui est passé, qu'est-ce que j'ai appris de plus Est-ce que j'ai appris du Coran en plus Est-ce que j'ai appris une sourate de plus Dix ayat de plus Cinq ayats de plus Même pas une seule ayat Là, c'est pas mal sérieux c'est pas mal sérieux que, combien de fois est-ce que j'ai lu le Coran j'ai fait de khatm de Coran l'an dernier cette année passée j'ai fait combien de khatm Ramadan s'est terminé l'an dernier qu'est-ce que j'ai fait dans mon Ramadan est-ce que Ramadan ça a été bien Alhamdoulilah pas été bien pas du tout si ça n'a pas bien été quelles étaient les raisons quelles sont les raisons quelles sont les leçons à apprendre pour que Ramadan prochain Inch'Allah je puisse m'y Préparé. Ça, c'est l'état d'âme de celui qui prend sa religion au, au sérieux. Celui qui prend Yawm al-Qiyama au sérieux, il réfléchit comme ça, il travaille comme ça. Sa akhira, son, son au-delà, c'est comme un business, ça marche comme un commerce. C'est détaillé, c'est précis, c'est pris au sérieux. Man yatamanna ala Allah, celui qui espère sur Allah Azza wa ça veut dire celui qui vit dans des illusions, rien de concret. Il dit, Allah, Inshallah, Allah, Yomaltiyama, on va voir, Inshallah, on va voir de bonnes œuvres. Alors lui, il prend sa religion à la, à la légère. Il ne connaît pas comment est-ce que ça avance. Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un ici qui aimerait ça Comment est-ce que vous considéreriez une personne que vous connaissez, qui a de l'argent qui rentre, mais qui n'a aucune idée sur qu ce qui se passe dans son compte bancaire Il va donner, donner accès à son compte, il va donner l'accès mettant à ses enfants, à des proches, à un proche, autre chose, à quelqu'un qui travaille pour lui, un adjoint, à son comptable. Il va lui donner accès, il va lui dire tu vas faire les dépenses et ainsi de suite, mais qui n'a aucune idée. On va lui dire est-ce que l'an dernier, est-ce que les, les dernières cinq années, les dernières dix années, est-ce que tu as eu plus d'argent, tu as perdu plus d'argent, est-ce que tu fais beaucoup de dépenses Et quelqu'un va dit moi j'ai aucune idée, Allahu Alam. Qu'est-ce que vous allez dire d'une telle personne Vous trouvez ça normal On appelle ça sa fille. Ok, ça c'est quelqu'un de complètement irresponsable. On sait tout ce qu'on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas prendre une telle personne au sérieux parce qu'elle ne se prend pas au sérieux. Alors que dire de celui qui n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il ou elle a préparé pour l'au-delà Comment est-ce que sa relation avec Allah Azza wa Jal, elle avance ou bien pire encore, elle recule Wabidayatul muhassabati andu kayisa beina nia mati hi haza wajalla wa jina yatika fahina idin yadharu laqe désobéissance ou nos failles ou nos imperfections et nos péchés ainsi de suite. Faire et remarquer la différence entre, eux, entre les deux. Avant tout, bien sûr, c'est de reconnaître la ni'ma d'Allah Azza wa Celui qui ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelqu'un de complètement déconnecté d'Allah Azza wa Complètement déconnecté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit à quelques frères, ça fait quelques jours, deux ou trois jours, J'étais en train de lire dans livre, le fameux livre de Tafsir Ibn Kathir rahimahullah wa ta'ala. Et là, ça passait par certains ayats, certains versets du Coran, dans lesquels Allah azza mentionne pourquoi est-ce qu'il a détruit les nations du passé, les nations de certains prophètes, comme Aad et comme Thamud et ainsi de suite. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle comment est-ce que leurs prophètes, ils leur ont rappelé la ni'ma, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits d'Allah azza att erakon Imam Ibn Ibn Kithir r. M. O. L. A. O. T. A. L. Imer mycket lång. Imer mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket Euh, ils n'ont pas adhéré au message de leur prophète alayhimussalatu wassalam, mais la raison derrière tout cela, le fil conducteur en quelque sorte, c'est qu'ils n'ont pas été reconnaissants envers la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'a, bienfait d'Allah azza Alors sur le champ, ma première réaction qui est sortie, la première question qui est sortie de ma tête, en lisant ces paroles, qu'on qu connaît tous, mais cette fois-ci j'ai eu cette question, j'ai eu une telle question. Je me suis dit, est-ce que reconnaître les bienfaits d'Allah azza Est-ce que c'est quelque chose de tellement difficile, de tellement compliqué, que ça arrive à un niveau qu'une nation toute entière elle rejette la ni'ma d'Allah, elle ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah Azzawajal, et ça devient tellement sérieux que Allah Azzawajal leur envoie une punition et que Allah Azzawajal les détruise. Comment est-ce que ça pourrait arriver? Vous comprenez? C'est Allah Azza wa Jal qui renie les نعمة d'Allah Azza. Qui donne les bienfaits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. J'ai eu la réponse appel quelques heures après. J'ai eu deux réponses en une même en une même journée. Première réponse c'est que j'étais en train de voir, j'étais en train de de feuilleter un livre de langue arabe destiné aux enfants. Un livre écrit par un auteur musulman, imprimé dans un pays musulman. Donc petit livre de langue arabe, je suis en train de voir qu'est-ce que le livre en tant que tel contient. Ça fait longtemps que je l'avais acheté, je suis en train de voir qu'est-ce que ça contient de comparer à d'autres livres, qu'est-ce qui serait meilleur pour des enfants tel ou tel autre. Et là, je trouve qu'il y a un texte, tout un texte, comme exemple. Et le texte en arabe, il parle du soleil. Et comment est-ce que le soleil en arabe, ça dit, il est bienfaisant envers nous. Il nous envoie les rayons, il nous... Ils nous, ils nous, ils nous, ils nous offre la chaleur, il nous fait telle chose, il nous aide, il... tout le texte, tout un texte sur le soleil. Un auteur musulman, musulman soi-disant, mais qui ne mentionne nulle part dans le texte les bienfaits de celui qui a créé le, le soleil. Okay, donc, tout un texte sur les bienfaits du soleil. Est-ce que le soleil, c'est Dieu? Est-ce que c'est le khaler? Est-ce que c'est notre divinité, le soleil? Pardon. Quelques heures plus tard, J'avais un miswak. Vous connaissez miswak, le bâton avec lequel on fait siwak. Donc, petit bâton comme ça. Et là, il y a le relief, l'emballage qui est fait en plastique, quelque chose comme ça. Et là, c'est écrit en arrière, en gros comme ça. Encore une fois, ça vient d'un pays musulman. C'est écrit Hadiyatun minatpabia, un cadeau de la nature. Okay? Donc, c'est la nature qui nous offre. De åblie Allah Azza wa Jal Même des gens qui s'identifient à l'islam Oblie la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala Celui qui oublie la ni'ma d'Allah Azza wa Jal C'est on ne peut rien faire après cela okay? Donc, Le début de cette fameuse Mouhassaba, le début du cheminement Vers Allah Azza wa Jal Avant toute chose, c'est de connaître La ni'ma, les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. La deuxième chose, c'est de connaître Nos failles, de connaître nos imperfections notre, De reconnaître Notre désobéissance A Allah Azza wa Jalla, et notre incapacité à obéir à Allah comme il mérite qu'on l'obéit, c'est comme il mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Lequel de ces deux points selon vous est le plus important? Lequel des deux points qu'on vient de mentionner qui est le plus important? En général ou pour l'autocritique? En général ou pour l'autocritique? C'est la même réponse. Le premier, c'est de reconnaître les ni'ma, la bienfaisance, la bienfaisance d'Allah Azza wa Vous voyez Et ça, ça va revenir souvent à travers ce livre. Remarquez que dans le domaine de la spiritualité, dans notre système, dans notre, euh, notre aqida, dans notre croyance ici de l'islam, pour ce qui est de la spiritualité, pour ce qui est de l'iman, des actions du cœur, donc souvent dans le domaine de la spiritualité, même en psychologie autre chose, même dans d'autres de moucherikine et ainsi de suite ils vont mettre beaucoup d'emphase sur l'être humain sur l'imperfection de l'être humain que l'être humain est a telle faille et telle faille, essayez de travailler sur les failles de l'être humain, pour nous ça c'est très important <rire> par contre le sujet le plus important et qui prime surtout c'est quoi c'est pas l'être humain, c'est le créateur c'est Allah subhanahu wa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 Le plus important qui est se rappeler d'Allah Azza wa Jall et, et de ses bienfaits Subhana wa Ta'ala. Il a dit après cela at-tafawut wa ta'lamu annahu laysa illa 'afwuhu wa rahmuhu." Et à cette étape là, tu vas reconnaître et tu vas savoir finalement que tu n'as et qu'il ne te reste que la bienfaisance et la miséricorde d'Allah wa Ta'ala. Que notre relation avec Allah comme on le répète toujours, c'est pas une relation transactionnelle. Il y a des gens qui pensent que la relation c'est une relation quoi, transactionnelle avec Allah Oh Allah, je te donne telle chose et donne-moi quelque chose en en retour. Il y a Allah, moi je vais faire je vais faire telle salete et toi tu, tu vas me donner telle chose en retour, ok? Oui Allah il a promis il a promis la récompense et ainsi de suite, mais ça ne doit pas être perçu comme quelque chose de transactionnel, un échange. Ça, un échange, c'est avec les l'ibad, c'est avec des serviteurs comme nous. Parce qu'avec des serviteurs comme nous, pourquoi est-ce qu'on fait des transactions Pourquoi est-ce qu'il y a des transactions dans la vie Pourquoi est-ce qu'il y a de l'échange Pourquoi est-ce qu'il y a du commerce, du troc Pourquoi Le besoin, on n'est pas capable de tout faire parce que chacun profite, en réalité, ce qui n'est pas mal, mais chacun profite des failles de de l'autre, des faiblesses de l'autre moi je ne suis pas capable de faire telle chose mais moi je peux faire telle chose à la place alors je t'offre quelque chose un service, tu m'offres un service en retour je t'offre un bien, tu m'offres un autre bien en retour, je t'offre un bien tu m'offres un service en retour donc c'est un échange, c'est une relation transactionnelle avec Allah Azza wa il n'y a pas une telle chose celui qui pense qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme ça, ça ne fonctionne pas Parce que les niam d'Allah, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont bien plus grandes que nos, nos actions. C'est incomparable. Et de ce fait, on ne devrait jamais penser que c'est avec. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne, il n'y a aucune personne qui va entrer au paradis avec, avec ses actions. Ils ont dit, même, même toi, ya Allah, il a dit, même moi, je ne vais pas entrer au paradis par mes actions, je vais entrer par là banter la miséricorde d'Allah azza wa nos actions c'est tout simplement pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah azza il nous aime et qu'il nous fait entrer dans sa miséricorde et ça banter comme a dit subhanahu wa ta'ala yadkhul man yasha'u fi rahmatihi comme il dit subhanahu wa ta'ala et par هذه المقايسه تعلم ان Et avec cette fameuse muhassaba, une fois qu'on qu remarque, qu'on fait la distinction entre qui est Allah Azza wa et quels sont ses bienfaits envers nous, et qui nous sommes et quelles sont nos failles, et eh bien on va finalement vraiment connaître que Allah, que le Seigneur, et eh bien c'est le Seigneur, il est Arab. Et que l'abd, l'être humain, il est quoi Le serviteur, le abd. Dès que le abd, il dépasse ce niveau-là, il pense qu'il est un, un seigneur. Il se pense parfait. Il se pense trop bon. Comme on revient toujours vers, vers ce sujet-là. Ça, c'est un sujet très important. J'espère qu'un jour, on pourra faire toute une conférence et toute une halaqa ou autre chose juste sur ce sujet le fameux domaine du développement personnel, OK, qui est très à la mode de nos jours. Tout le monde parle du développement personnel, tout le monde écrit des livres sur le développement personnel, tout le monde parle du succès. C'est comme si ce monde-là est plein de monde, plein de personnes qui qui vivent des vies qui sont pleines de de succès et qui viennent enseigner ça aux autres. Et malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui ont pris cela et qui le prennent de A à Z comme tel et qui essayent de lui donner une couleur quoi islamique. Donc, il va prendre les mêmes idées qui seraient enseignées dans un livre de développement personnel. Et là, il essaye de trouver un hadith, quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une ayah dans le coran et il la colle à cela. Okay il y a beaucoup de vérités dans ce domaine de développement personnel. Mais il y a aussi des différences. Qui pourrait nous citer quelques différences entre ces disciplines-là du développement personnel, cette culture de développement personnel et entre notre aqida, notre croyance et notre religion. Quelles seraient quelques, certaines différences majeures jeu, jeu, de... Très bien, barakallahu fiqh. Donc la question de l'ego ici, qui est peut-être la question la plus grave, okay? la question de l'ego, la question de construire l'idole à l'intérieur, quelque chose, avoir cette perception-là qu'on peut avoir quelque chose, qu'on peut, qu peut devenir parfait que je peux faire, je peux, je suis telle personne, je suis capable, et je suis, et je suis. Dans l'islam, dans la religion d'Allah Azza wa bien sûr, l'islam ne nous enseigne pas le contraire. L'islam ne nous dit pas que je ne peux pas faire, je suis incapable, ok Mais, « Kana bayna dhalika qawama » c'est le juste milieu en islam. Dans la religion d'Allah Azza wa c'est que « Je peux faire insha'allah. par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, Donc, j'ai le tawakkul, j'ai confiance, je place ma confiance, je demande l'aide d'Allah Azza wa Avant de commencer, parce que je sais que la hawla wa la quwata illa billah, que si Allah Azza n'écrit pas que, ce, que ça arrive, ça ne va pas arriver, que si Allah Azza wa écrit que ça arrive, ça va arriver. Et une fois que ça arrive et que j'ai accompli quelque chose, qu'est-ce que je vais dire Alhamdulillah de un. Et la deuxième chose, c'est que je dois reconnaître que cet accomplissement en tant que tel, c'est une ni'ma d'Allah, avant tout. C'est la bienfaisance d'Allah, avant tout. Et que si tu as une certaine compétence, quelque chose qui te distingue dans la vie, cette compétence, tu as totalement le droit d'être heureux, d'avoir cette compétence. Par contre, tu dois savoir que cette compétence, sa source, c'est... Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ni'ma d'Allah azza C'est Allah azza wa jalla qui te l'a donné. Comprenez? Si tu arrives à un tel niveau, si tu réalises cela et que tu vois que cette compétence de un, c'est un bienfait d'Allah azza wa jalla, de deux, ça pourrait se retourner contre toi. Ça pourrait devenir, comme on dit, une la'na, a curse, une malédiction si tu ne l'utilises pas de la bonne façon. Alors si tu réalises cela, incha'Allah ou ta'ala, tu es sur la... La bonne droite, sur, le, le, sur la, bonne, la bonne voie et sur le droit chemin. Par contre, si tu penses que telle compétence, que telle science, que telle réussite, n'importe quelle autre chose, que sa source, c'est mon ego, c'est le jeu, je suis capable et j'ai été capable de, et j'ai fait, j'ai réalisé, et je suis meilleur que vous, et je ne suis pas, et je ne suis pas, et bien là tu es, tu viens de, de construire l'idole, le sonam à l'intérieur. Tu, tu, tu as fait de toi-même un Dieu, comprenez Il est un Dieu à l'intérieur, un faux Dieu, un Dieu de al batin Donc ça, c'est parmi les distinctions principales entre ce domaine-là de, de développement personnel et entre notre perception dans l'Akida, dans l'Islam. Qu'est-ce qu'il qu qu y aurait aussi comme différence majeure Oui. Très bonne question. Est-ce qu'on a le droit de faire des bonnes œuvres, comme lire le Coran, pour qu'Allah nous aide dans telle situation? Quelqu'un fait face à des situations et la personne... La réponse est que oui et non. Okay? Pourquoi est-ce que oui et non En principe, il n'y a pas de problème. Faire des bonnes œuvres, ça nous ramène l'aide d'Allah. Donc ça, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a deux points ici. Premier point, c'est qu'on ne devrait pas transformer les bonnes œuvres en outils de réussite dans la vie du bas-monde. Parce que les bonnes œuvres, elles sont là pour l'au-delà et puis pour le bas-monde. Donc faire les bonnes œuvres pour le bas-monde et puis pour l'au-delà. Ou pire encore, faire les bonnes œuvres seulement pour la vie du bas-monde, ça c'est un problème sérieux. C'est comme les gens que Allah Azza wa Jal, il nous dit Allah Azza wa Jalla parle du mal de ces personnes qui demandent à Allah donne-nous le bien de la dunya mais ils oublient l'akhira oublient le croyant demande le bien pour la dunya et pour la akhirah donc si moi j'utilise la récitation du Coran si, si la récitation du Coran devient tellement futile pour moi que tout ce qu'elle veut dire, c'est que Allah Azza wa il va m'aider à réussir mon examen, à trouver mon emploi, à trouver une maison. Et j'oublie ce qui est beaucoup plus, grand que ce, beaucoup plus grand que cela, que la récitation du Coran que pour chaque harf, pour chaque lettre, qu'est-ce que j'ai Une récompense, et chaque récompense est multipliée par... par dix. Ça, c'est pour chaque lettre. OK Une lettre de Coran récité pour Allah azza wa et beaucoup bien et beaucoup plus énorme que tout ce qu'il y a dans cette vie du bas qu'on est le hadith du prophète alayhi salat wa sallam hadith authentique lorsqu'une fois il est passé par une tombe marra ala qabr prophète sallallahu alayhi wa quelqu'un qui est enterré dans cette tombe et qu'est-ce qu'il a dit le prophète à ses compagnons c'est un hadith authentique il a dit rak'atan deux rak'a أحب إلى هذا من بقية Dit le prophète Rasim, deux raka'a, elles ont plus de valeur pour cette personne qui est dans sa tombe, qui connaît maintenant la vraie valeur de deux raka'a, d'une salade de deux raka'a. Alors deux raka'a, elles sont plus nobles, plus importantes, elles ont plus de valeur pour cette personne que le reste de votre dunia, que le reste de votre, de votre vie. Vous comprenez Ça veut dire cette personne-là dans sa tombe, si on lui disait « Fais deux raka'a », pour que tu puisses avoir quelque chose maintenant dans ta tombe, soit avoir plus de récompenses ou réduire ta punition ou autre chose, ou qu'on va lui dire « Reviens à la dunya pour que tu aies tout ce qu'il y a dans cette dunya », elle va dire « Je préfère prendre les, les deux rak'a. Vous comprenez Donc, ça serait complètement illogique d'aller faire deux rak'a pas pour l'au-delà, pour que je me rapproche d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa Ouest-ce deux doigts tarib » avec chaque sajda, avec chaque prosternation qu'on fait, on se rapproche d'Allah, azza wa Ignorer cela et aller faire pour avoir un emploi demain complètement illogique. Vous comprenez Donc ça c'est... Ça, c'est le, le point principal. Le deuxième point ici à prendre en considération. Donc, le premier point, c'est que oui, on peut faire les bonnes œuvres. Si on est dans la difficulté, on a besoin de l'aide d'Allah Azzawajal. Mais seulement si la difficulté, elle nous rappelle Allah Azzawajal. Donc là, je me rappelle de faire la bonne œuvre pour avoir la récompense, pour me rapprocher d'Allah. Et aussi, en deuxième, le pourquoi Allah Azzawajal, il va aussi m'aider à sortir de ce problème. Le deuxième point qui est très important, c'est... De ne pas devenir comme les personnes qui se rappellent d'Allah Azza wa seulement dans la difficulté, dans le besoin. Lorsqu'ils ont des problèmes, les urgences, là ils se tournent vers Allah Azza wa Lorsque la vie elle va bien, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ce n'est pas, Allah Azza wa ne nous parle pas du bien de ce genre de personnes. Et bien plus il y a même des mouchriquines qui ne croient pas en Allah Azza wa mais qui croient en lui en situation de... Détresse. Donc le croyant ne doit pas être quelqu'un, comme on a mentionné tout à l'heure, de pleinement, purement transactionnel. Seulement quand il a besoin d'Allah, il se tourne vers Allah. On adore Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'avant tout, on a été créé pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'on a besoin de lui à chaque moment, même si on ne le réalise pas. Pas seulement dans les situations de détresse. En passant, les situations de détresse, entre autres. Pourquoi est-ce qu'Allah nous envoie des situations de détresse C'est pour nous rappeler qu'on a besoin de Lui. C'est parce qu'il y a des gens qui oublient qu'ils ont besoin d'Allah Azawajalla. On a besoin d'Allah Subhanahu wa Taala à chaque moment. C'est clair. Non, t'as vu Oui. Oui, exactement. Barak là Oui, tout à fait. Donc, comme on a mentionné tout à l'heure, la question ici du développement personnel, ok, il y a beaucoup d'orgueil dans ça. C'est plein d'orgueil. Donc, trop se pomper, tout comme l'islam nous envoie, nous, nous enseigne à avoir à avoir droit à un respect personnel, à être respecté, ainsi de suite. d'un côté, mais pas au niveau de de tellement être pompé ici qu'on tombe dans qu'on arrive à un niveau d'orgueil et d'arrogance ou de fierté excessive ou autre chose. C'est la juste balance. Se rappeler on est des êtres nobles d'Allah Azzawajal d'un côté, mais d'un autre côté aussi se rappeler qu'on est des simples serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala oui akhi. Excellent, donc ça c'est pour les personnes, ça c'est spécifique aux personnes qui font l'erreur, ok, de prendre le din et de le transposer sur, sur encore une fois, ces enseignements-là de développement personnel. C'est comme si le din la religion, elle est seulement là pour, pour servir telle ou telle croyance ou telle ou telle autre idée, ok Mais si on revient au problème au plus profond, donc il y a la première distinction, la question de l'orgueil ici. Donc ça enlève la au ce, cette culture de développement personnel excessive. Ça enlève au ça enlève ce, cette nature là ou bien cette cette question de la servitude à Allah, Azzaw, de, de simplicité, de de faqr, de besoin envers Allah. De, de un, le deuxième point, c'est que cette question là de développement personnel, elle annule complètement l'existence de Il n'y a pas d'au-delà, en... le succès est défini par quoi Le succès dans la vie du bas monde, le monde matériel, de un, avoir de l'argent, de deux, être en santé, de trois, être respecté par les autres, être encouragé et loué, les louanges, par les autres, ok Et tous ces points-là, ils sont discutables, d'un point de vue Islam et l'aqidah et la vérité aussi. Parce que l'islam, il est là, comme on a mentionné, de un, l'islam, oui, il donne de l'importance à la vie du bas monde, mais la seule importance qu'a la vie du bas monde, c'est quoi C'est un pan, c'est un outil pour servir l'au-delà. C'est clair Ça, c'est la seule valeur de la vie du bas monde. La deuxième valeur dans la vie du bas monde, c'est pas une valeur que qu'Allah Azzawajal, il donne, mais c'est plus un halal, illicite qu'Allah Azzawajal nous donne. La deuxième chose qui est acceptable en termes de valeur de vie du bas monde, mais ici ce n'est pas une valeur en tant que telle, c'est une valeur perçue, ok C'est notre hawa, parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas des anges, on va toujours accorder de l'importance à cette vie du bas monde, à une certaine partie de la vie du bas monde. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal nous a donné le, le halal même, lorsque le halal n'est pas là pour servir l'au-delà là, Allah Azzawajal il le rend quand même Halal c'est pour notre Hawa, pour nos facilités, parce qu'Allah connaît notre notre réalité. Mais si on fait un filtre, ce qui est vraiment une vérité, c'est que cette vie du bas monde, elle n'a de valeur que si elle est là pour servir l'au-delà. Un autre point, c'est que dans le Coran, la définition du succès, elle est très claire. Fa'ula ikahum. Al Muflihun, Faulah ikahum, el fa izoun, falah le succès, ainsi que la victoire, elles are toujours definies by Entrer au paradis, échapper à la punition d'Allah utrila al Janna celui qui evite la punition d'Allah de l'enfer et qui entre au paradis, eh bien il a eu la victoire. It's that the victoire com Allah Azzaud, and the success from Allah subhanahu wa ta'ala is the definitive, c'est pas le succès de j'ai de l'argent, j'ai telle chose. Celui qui n'a pas d'argent, ce qui n'a pas de succès? Celui qui n'a pas d'argent, ce qui n'a pas de succès? Hmm? Il peut avoir, il pourrait avoir, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de succès, ok? Allah Azza nous parle de plusieurs personnes, même que Allah Azza nous dit que dans le cas de plusieurs peuples, ceux qui ont suivi les prophètes, c'était les plus pauvres et les plus faible, ok, c'est pas le Jabbaroun, c'est pas les, les personnes puissantes et qui ont la puissance et la richesse et les ainsi de suite. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui cherchent la richesse? En développement personnel, il y a certains livres de développement personnel qui parlent spécifiquement de la question de la richesse, comment devenir riche et avoir de l'argent ainsi de suite. Et là, c'est C'est un lavage de cerveau pour te dire que si tu veux être riche, tu peux être riche. Et tu dois te dire que je peux devenir riche. Et que si tu es pauvre, c'est ta faute. Parce que tu n'as pas fait ce qui est requis pour être, pour être riche. Nous, dans notre akida, on sait que la richesse, c'est avant tout un qadar d'Allah azzawajal. Et que tu peux faire de tant mieux si Allah il a écrit que tu vas être pauvre, tu vas être pauvre. Et on comprend tous, on n'a pas... Même celui qui ne croit pas en notre religion, qui ne croit pas en le qadar, on peut lui démontrer par A plus B qu'il y a des personnes très compétentes dans ce monde qui en théorie pourraient devenir très très riches mais c'est un concours de circonstances c'est le contexte dans lequel ces personnes-là se trouvent et eh bien elles ne peuvent pas avoir le succès comme il est défini dans, dans ce genre de livre comprenez donc il y a de grandes distinctions il ne faut pas tomber dans l'erreur de ah, lire quelque chose dire ah ça c'est le prophète ça c'est a dit prends le hadith collé à telle personne elle a dit telle personne elle a dit ah c'est comme dans le Coran Non, ça ne fonctionne pas de telle façon, donc on doit toujours prendre notre religion comme référence et après ça, filtrer le reste, comparer le reste à la religion d'Omar Zorden pour savoir si ce que c'est une vérité ou que ça ne l'est pas. Oui. Ce n'est pas que nous, on, on est rien. Okay? La réponse, ce n'est pas moi qui va la dire. La réponse, elle est dans le Coran. C'est une ayat dans le Allah Azza wa dit il dit « L'imman sha'aminkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayya sha'allahu rabbu al'alamin. » Allah Azza wa il nous a dit que nous avons une volonté. Dans la religion d'Allah Azza wa dans l'islam, ce n'est pas défini. Si on lit dans le Coran. nous, on n'est pas défini comme des êtres qui sont emportés par le vent. Okay? Qu'on n'a aucune puissance, qu'on ne fait rien du tout, que... Ce qui est écrit va arriver. Oui, il y a certains musulmans qui comprennent cela, malheureusement, de cette façon. Mais ça, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wasallam. Le Coran, il dit clairement que nous avons une volonté, nous avons une responsabilité, on a une capacité, on a un pouvoir positif. Que l'être humain, comparé à plusieurs autres créatures, dans, dans plusieurs choses, que l'être humain, il peut être puissant, il peut faire des choses. C'est pour ça Allah Azzaud wa Jall il parle du bien de Adam alayhi assalam. Wa allama Adam al-asmaa kullaha. Adam alayhi salam, il avait la science. Wa laqad karamna bani Adam. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqweem. La truma c'est l'un des signes d'Allah Azza wa Jall. Par contre, la seule limite ici qu'on doit s'imposer c'est quoi C'est de savoir que notre puissance, notre force, elle est soumise à la puissance d'Allah Subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut jamais dépasser ce niveau et de ce fait on doit être soumis à Allah dans son obéissance on doit pas on doit s'assurer que cette force cette puissance que nous avons ne va pas se rebeller contre l'ordre d'Allah et dépasser les limites parce que dépasser les limites c'est ça ce qu'on appelle quoi c'est ce wa la. Tatraul, l'autoryen, c'est lorsqu'on dépasse les limites, les limites que Allah nous a accordées. C'est pour ça que un tyran dans la langue arabe, comment ça s'appelle? Tariyatun. Tariyatun. Comment on dit Fara'un? Fara'um c'est un tariyatun. Pourquoi c'est un tah'yat? C'est parce qu'il a dépassé ses limites. C'est lorsque un être humain il dépasse les limites et qu'il pense qu'il a atteint un certain seuil de, de puissance absolue ou autre chose. Dès qu'on dépasse cette limite-là, eh bien, on a transgressé à ce que Azzawajal il aime. Et on a dépassé le niveau de servitude que nous avons en Allah Donc, c'est vraiment sans trop compliquer la chose, ok Comme on a mentionné, sans entrer dans des détails métaphysiques ou philosophiques ou autre chose, ou comme certains soufis, ils parlent de cela, ou Ahlul Kalam et ainsi de suite, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est simple, comme c'est expliqué dans le Qur'an. Que nous avons une puissance, nous avons une volonté Mais on doit savoir que notre volonté, elle est soumise à la volonté d'Allah Azzawajal. Et que comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا بِكُمْ مِنْنِعْمَةٍ فَمِنَا »« Allah, tout ce que vous avez comme ni'am. » Les ni'am, ce n'est pas seulement l'argent et l'eau et la santé. Les ni'am, c'est même les compétences. Quelqu'un va dire « moi j'ai beaucoup de compétences, j'ai telle chose on va pas te de demander. L'islam ne te demande pas de renier des faits, de dire « moi je ne connais rien, je n'ai pas de compétences. Okay? » Tu vas dire « oui ». Alhamdoulilah, mais ces compétences, ce n'est que des ni'am, que des bienfaits. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose que moi j'ai développé personnellement, indépendamment de ce qu'Allah Azza wa Jal il m'a donné. Parce que ça c'est l'exemple de Qaroun. Qaroun c'est un autre tarihan, un autre tyran. Il a dit quoi Il a dit que ce que j'ai moi comme argent et comme richesse et comme puissance, eh bien... Ça c'est quelque chose que j'ai gagné avec mon savoir-faire, avec ma connaissance. Je suis quelqu'un de doué d'intelligence, je suis très compétent. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'argent moi. Okay? Ça c'est self-development 101. Okay? Ça c'est les bases du self-development. C'est tout ça. C'est moi. C'est moi, moi qui a travaillé fort. Non. Tu dis avant tout Comme il dit ici, comme dans Uh, sul Sule, Sule, alayhi salam profeten allah azawajel kalla azawajel, han gav honom en en kraft som ingen annan har haft. Med vad min och med människorna. Här är min fördel, Gud, han är för mig. Jag ska skriva upp. allah une, une que que ça, un don, allah, de, un, de reconnaître, un don allah, subhanahu wa taala. Mais de deux aussi reconnaître, comme on a dit ça, ça va venir dans quelques instants, Charles Lautal, reconnaître que même les dents que nous avons, ça ne s'arrête pas là. Il faut faire attention au deuxième piège, de savoir que le dent c'est une épreuve pour nous. C'est pas nécessairement parce que l'Arz Eden il-même qui m'a accordé tous ces dents. C'est une épreuve, c'est un test. Est-ce que je vais être reconnaissant Ok. Okej, jag vill upplya Allah alazawajal, jag vill gunga i någonting, ni'am, bön bienfaits då Allah subhanahu wa taala. Tja, så avancerar, inshallah Otaala. Då må du jämföra mellan de goda och de dåliga, så du vet med vilka du är mer och vilka du är mindre. Efter de goda och de dåliga. är mina och Mauvaises œuvres. Certains ulama, ils ont dit que chaque croyant devrait avoir quelques bonnes œuvres qui sont les, les bonnes œuvres les mieux protégées de la personne. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela selon vous Afouane Donc, entre autres, c'est des bonnes œuvres que nul ne connaît à part Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, tu sais qu'elles ne sont pas menacées par le problème de l'ostentation, de ria et autre chose. Donc, chaque croyant devrait avoir un bloc de bonnes œuvres assez importante qu'il espère, Yardou, rencontrer Allah Azza wa avec ça le jour dernier et que c'est des bonnes œuvres seulement entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est parmi les choses qu'on prépare pour l'au-delà. La même chose ici pour essayer à connaître c'est quoi nos péchés. Connaître c'est quoi La comparaison entre le bien qu'on a fait, entre le mal qu'on a fait, en termes de quantité et en termes aussi d'importance. Parce qu'il y a parfois une bonne œuvre, c'est pas beaucoup de bonnes œuvres, mais une bonne œuvre tellement importante. Et il y a un seul péché, deux péchés qui pourraient être aussi très importants et très dangereux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa anna hadihil muqayasata tashukku ala man leysa lahu nurul hikma wasu'u dhanli bin nafs wa tamiyizu ni'mati min alfitna fahiyatatawakafu ala Donc, nous dissibes que pour pouvoir cette femme, faire cette fameuse autocritique, cette fameuse muhassaba auto-evaluation, il faut avoir trois choses, trois outils. Premier outil ici, nurul hikma. La lumière de la, de la sagesse, la science, le ilm. La connaissance, quelqu'un qui manque de sagesse, ça va être très difficile pour elle, pour cette personne-là, de pouvoir faire l'auto-critique, l'auto-évaluation. Donc ça c'est c'est quoi la chikmah, la sagesse ici Eh bien c'est une science qui permet à la personne de un de distinguer entre le bien et le mal, il y a des personnes qui ne distinguent pas entre ce qui est bien et ce qui est mal il y a quelque chose de mal que lui pense être, être bien okay donc c'est une dépense qu'il va calculer dans, dans les profits donc ça c'est une faille majeure dans le calcul, ça ne va pas donner le bon résultat, ça va être un résultat qui est biaisé une perception qui est biaisée Quelqu'un qui va vendre du haram, quelqu'un qui va vendre de la drogue, va vendre de la drogue, mais il dit, moi, l'argent qui rentre de la drogue, 50%, j'ai beaucoup d'argent qui rentre. Quelqu'un, il va dire, j'ai beaucoup d'argent qui, qui rentre du haram. 50%, je le garde pour moi. 50%, je le donne aux orphelins. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, ce 50%, là, je le mets du côté des hasanètes. Moi, je donne beaucoup d'argent aux orphelins. Je le mets dans le hasenette. Ok, Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas su faire la distinction entre le bien et le mal entre le haq et le batil et que des mauvaises œuvres il les a mis dans les bonnes œuvres là on s'excuse pour toi mais c'est 100% qui va dans le négatif il y a pas de 50% 50% tout est contre toi tu as ce qui est haram Allah azza il est taïb, il est pur il est bon subhanahu wa ta'ala et il n'accepte que ce qui est bon Allah azza n'accepte pas une sadaqa Un don de charité qui vient d'argent qui est haram. Allah Azza wa il ne l'accepte pas. Okay, les seuls qui vont profiter de cela, c'est les orphelins dans la Dunya. Mais toi, tu ne profites pas de ça. Tu ne vas pas avoir la récompense auprès d'Allah Azza wa Et aussi maratibu amal. Faire la distinction ici dans maratibu amal. C'est quoi maratibu amal? Qui pourrait nous dire Donc la première étape, c'est de savoir faire la distinction entre le bien et le mal. Mais il y a aussi plus de science qui est nécessaire. Donc, les actions ne sont pas semblables, de, sa, de pouvoir mettre chaque action à son vrai niveau. Parce que dans le domaine du bien, des bonnes œuvres, ce pas toutes les bonnes œuvres qui sont au même niveau d'importance. Et dans le domaine des mauvaises œuvres, ce pas toutes les mauvaises œuvres qui sont dans le même domaine. Donc, si quelqu'un, avec une petite bonne œuvre, il espère effacer des montagnes de mauvaises œuvres, Pas vraiment logique. Vous comprenez Pas vraiment logique. Dans le domaine, mettons encore une fois, si on revient à la sadaqa, l'argent, si on revient à la sadaqa, est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui définit l'importance d'un don de charité que nous faisons Est-ce que, est, est que le montant, à lui seul, il définit la valeur de notre don Oui. Discrétion, très bien. Donc, le montant relatif selon notre richesse, ok, donc comme dans le hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam, celui qui est celui qui est entre, qui est exactement à milieu, il y a celui qui est pauvre que c'est difficile pour lui de partager le pauvre parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, mais il y a aussi quelqu'un que hein, parfois c'est plus difficile pour lui de partager que le pauvre, c'est celui qui est quoi? Yarcha al-fakr qui craint la pauvreté ou yardu al-rina qui est pris entre les deux, il a comme un projet qu'il espère que s'il marche, qu'il y, y a une grande opportunité, que demain, ça il va devenir riche. Il y a une belle promesse. Mais en même temps, il y a une grande menace que demain, il n'aura rien du tout. Il est entre les deux, pris entre les deux. Et là, il est incertain. Qu'est-ce qui va arriver demain Une telle personne qui donne une sadaqa, elle a beaucoup de valeur auprès d'Allah Azzawad. Mais si on prend ça simple, un fakir, quelqu'un de pauvre, qui veut partager quand même, Il a cherché et tout ce qu'il a trouvé chez soi, c'est ce 1 dollar, cette pièce de 1 dollar. Il est sorti, il l'a donné à un autre pauvre comme lui. Un riche qui ne donne jamais de sadaqa, qui donne rarement la sadaqa, qui donne rarement la charité, qui partage rarement. Un millionnaire, mais qui un jour, il a pris 10 dollars, il a dit, « Ah, je me sens mal pour toi, allez, prends 10 dollars. » Lequel est meilleur ici, le 1 dollar ou le 10 dollars le 1 dollar ok le 1 dollar donc ici maratibu Amel, la sadaqa entre autres et eh bien elle est reliée et là juste un petit rappel important ici est-ce que le pauvre en islam est-ce que le pauvre il donne la sadaqa est-ce que le pauvre devrait faire des dons on ne parle pas de la zakat obligatoire mais on parle de faire la sadaqa partager hmm? oui tout à fait ok oui tout à fait C'est que la sadaqa partage, ça doit faire partie de la nature du croyant, du musulman. Qu'il est toujours en train d'être partagé. Ce n'est pas toujours qu'il peut partager le même montant énorme ou quelque chose de valeur. Mais le musulman, ça doit faire partie de sa nature de toujours partager. Aujourd'hui, dans la khutbah de Dumoua, on a cité ce hadith. Moi, j'aime beaucoup ce hadith. Parce que ce hadith-là, il a un message très très très, très, euh, très, très percutant sur la question de la sadaqa. Même si c'est un hadith qu'on n'entend pas beaucoup. Lorsque la fille du prophète, lorsque la fille de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, an, anhu euh, Asma bin Abu Bakr, As-Siddiq, radiyallahu ta'ala, anhum. Alors, elle est venue chez le prophète, salallahu alayhi wa Elle a dit, « Ya Rasoulallah, « Laisa li malum, illa ma adkhala alayya al zubayy. »« Je n'ai pas d'argent, moi. Moi, je n'ai pas de richesse, à part ce que, ce que mon époux, il amène à la maison. » Az-Zoubaïd, radiyallahu ta'ala. Donc là, on sait que dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa à la Médine, okay, la plupart des femmes elles, elles ne travaillent pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Beaucoup de femmes travaillent. Elles ont leur propre compte. et Il y a de l'argent qui rentre, et ainsi de suite. Donc elles ne travaillaient pas. Elles n'avaient pas un travail en tant que tel, sauf peut-être quelques femmes qui avaient un commerce personnel ou autre chose. Mais elle dit, Asma, radiyallahu ta'ala, « Ya moi je n'ai pas d'argent. » À part ce que mon, mon, mon époux, il amène. Son époux, c'est az un grand compagnon du prophète. Alors, elle dit à Rasulallah, est-ce que je devrais faire des dents Est-ce que je devrais partager Alors, qu'est-ce que le prophète, wasallam lui a dit Il ne lui a pas dit, toi, vu qu'en islam, tu n'as pas l'obligation de travailler, que toute l'obligation, elle est sur ton mari. Et bien, ton mari, c'est lui qui doit donner la sadaqa pour tout le foyer, sur toute la famille, et ainsi de suite. Le prophète, sallallahu alayhi wasallam ne lui a pas dit, toi, tu es la fille de Abu Bakr, as-siddiq. Et Abu Bakr al-Siddiq, lui, qu'est-ce qu'il a fait une fois dans sa vie Il a donné toute sa richesse, tous ses biens. Il les a donnés comme sadaqa, Tout, tout, tout. Rien, il n'a rien laissé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu as donné toute ta richesse, 100% de ce qu'il possédait Qu'est-ce qu que tu as laissé pour ta famille Et le prophète sallallahu alayhi wa anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi a dit « Je leur ai laissé Allah et son message. » Vous comprenez donc là le prophète il aurait pu dire à Asma Asma, tu n'as pas d'argent ton père il a donné toute sa fortune, il n'a rien laissé pour vous dans tous les cas, ton mari c'est un grand compagnon, il donne beaucoup de sadaqa non, le prophète il a dit dépense, même si tu as peu pourquoi il dit le prophète ne restreins pas Yuri dans la langue arabe, c'est lorsque vous savez, dans le temps, ils n'avaient pas les comptes bancaires et tout. Qu Qu'est-ce qu que les gens ils faisaient Ils avaient de l'or ou de l'argent sur eux. Ils mettaient ça dans un sac, ok Dans un sac et là il y avait un fil et là tu fermes le sac pour que l'argent ne sorte pas. Donc là, Yuri, c'est celui qui va fermer ce sac, il ferme bien pour que l'argent ne sorte pas. Alors il lui dit, wa sallam, « si tu fermes le sac, ça veut dire si l'argent ne sort pas tu ne fais pas dedans, eh bien, Allah Azza wa il va fermer, il va aussi restreindre ton risque, ça ne va pas beaucoup descendre. « Ne en fais pas des calculs avec Allah Azza wa Lorsqu'il s'agit de faire le bien, les bonnes œuvres, sadaqa, ne prends pas ça comme, « Ah, il faut faire un budget pour ça. Okay? » Un budget, ce n'est pas pour la sadaqa. Ça, c'est quelqu'un, il dit, « Moi, j'ai un budget de 10 dollars par mois, je vais donner 10 dollars par mois comme sadaqa. » Et dans 10 dollars, c'est ma, ma donation pour ce mois, c'est le don que je fais pour ce mois. Le lendemain, quelqu'un, un orphelin, un pauvre, il vient pour demander son aide, il dit je m'excuse. Même s'il sait qu'il a beaucoup d'argent, il dit je m'excuse, moi mon budget, terminé. J'ai déjà donné mon 10 dollars pour le mois, je ne peux pas donner un autre 10 dollars. Ok, Celui qui fonctionne comme ça. Et bien Allah Azza il va te traiter en retour de la même façon. Ce qui te vient dans la hadith, ça va être calculé. Alors qu'est-ce que le prophète Saws nous enseigne Il nous enseigne que lorsqu'il s'agit du bien, lorsqu'il s'agit de de dépenser filsabil ilah fil khair, tant que ça ne touche pas, ça ne commence pas à toucher. Bien sûr, c'est pas on doit pas se mettre dans la difficulté. Tant que ça ne nous met pas dans la difficulté, qu'on oublie nos propres besoins et nos propres dépenses essentielles, alors là il faut quoi Il faut dépenser Filsabila, il faut que ça devienne une nature de la personne, que ça monte, que ça descende, même le peu, même lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'argent, peu de dépenses je dépense, je dépense, je dépense, je dépense et Allah Azza wa Jail, il te donne c'est parmi les choses bien sûr la récompense auprès d'Allah de un mais de deux aussi même dans la dunya c'est le rizq qu'Allah Azza wa Jal il va te donner un rizq qui est quoi Non calculé c'est pas le rizq, Je m'attends à ma paye qui va venir à la fin, à la fin de la semaine ça va arriver c'est tout, non c'est un rizq Allah Azza wa Jail, il va te traiter de façon généreuse Subhanahu wa ta'ala à oui, C'est les deux, la haraj, il n'y a pas de problème. Donc tu peux voir quelqu'un, le frère nous dit ici, est-ce que, est que je mets ma main dans ma poche, je vois ce qu'il y a dans ma poche, je le donne comme sadaqa, ou est-ce que je peux voir quest ce que j'ai et faire mes calculs, ok Il n'y a pas de problème dans les deux. Si je sais que ce que j'ai dans ma poche, je pourrais en avoir besoin aujourd'hui, j'ai des besoins, que ça c'est ce qui me permet de vivre pour aujourd'hui, ok La haraj, il n'y a pas de problème, que je tire, qu'est-ce qu'il y a dans ma poche, il y a combien, il y a 40, 50 dollars, ok, moi j'ai 30 dollars, je sais que je dois faire mes courses pour aujourd'hui, c'est nécessaire, j'ai des besoins, alors je tire un 20 et je laisse le reste pour moi, il n'y a pas de problème. Si tu sais que qu'alhamdoulilah, tu as ton backup, il y a plus d'argent, quelque chose dans le compte bancaire et que ce qu'il y a dans ta poche, eh bien tu ne vas pas devenir pauvre à cause de cela, la haraj aussi. Fais plein de confiance en Allah Azza wa Jal. Tu dis ce qu'il y a dans ma poche aujourd'hui, eh bien, il va sortir maintenant. OK Et Allah Azza wa Jal, comme on a dit, si tu te comportes comme ça avec Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il va te traiter comme ça et meilleur. C'est clair Non. Fika baraka. Oui, pour la sadaqa, la priorité, est pour les proches Oui. Mais est-ce y a un autre ordre après ça Très bonne question. Pour la sadaqa, oui, la priorité est pour les proches, OK les proches donc les proches avant tout c'est nos nos proches de famille donc pour avoir la double récompense pour silatour rahim et pour et pour la sadaqa donc si j'ai un cousin qui mérite la sadaqa qui est dans le besoin c'est certain que donner la sadaqa à mon cousin c'est plus important ça a plus de valeur que une autre sadaqa à part cela les ulama ils disent tout ce qui est proche d'une façon ou d'une autre ton voisin il a plus de droits que toi que celui qui habite plus loin Euh, « Celui qui habite dans la même communauté, la même ville, dans le même, la, le même pays que toi, normalement, sauf s'il y a un autre facteur qui fait une différence, mais normalement, il a plus de droits sur toi que celui qui est éloigné. » C'est clair. Donc, « Fouqara » ou « Ahlil balad, Toujours les savants, ils on commencent par Normalement, les pauvres qui sont les plus proches, sauf s'il y a un facteur qui fait une différence, comme une grande distinction dans le niveau de pauvreté ailleurs. C'est beaucoup plus alarmant que devant chez moi. Ça, c'est une autre chose. Oui, toute personne qui est proche, okay, toute personne qui a rahim, entre toi et entre cette personne, même si c'est ton troisième cousin ou je ne sais pas quoi, tant que tu sais que c'est quelqu'un de proche, qu'il est dans le besoin, il le mérite plus qu'une autre personne. Oui. Bonne question. La question ici de, la, de faire une sadaqa avec une carte de crédit. Okay? Qu'est-ce qu'on veut dire par une carte de crédit? Bien sûr, ici, on parle d'une carte de crédit usuraire de Riba, d'une institution de Riba. Il y a deux choses. Est-ce qu'on parle de l'utilisation ou bien on parle du montant? En cas, si c'est le montant quelqu'un donne, un montant qui ne lui appartient pas. Il donne un montant qui ne lui appartient pas. Ça veut dire, moi, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, mais on m'a demandé de faire un don. Alors, je vais faire un don de 50 dollars avec la carte de crédit. Vous comprenez Ça, c'est haram. Parce que ça, ce n'est pas mon argent. Je viens de m'endetter pour faire un don. S'endetter pour faire un don, il n'y a pas de problème. Mais ici, on vient de s'endetter avec riba. ok? Riba, comme on le sait tous, c'est haram. Donc, c'est un, un endettement usuraire. Si c'est un simple moyen de paiement, si c'est un simple moyen de paiement, ça veut dire... J'ai l'argent, mais on m'a demandé de transférer, de faire un don à travers un site web, autre chose, pour aider des personnes ailleurs. Et que la seule, le seul moyen qu'ils acceptent pour les dents, c'est de faire les dents par carte de crédit. Je ne vais pas arriver au niveau de dire que c'est haram, Allahou Taala. Je ne vais pas dire que c'est haram, moi. Mais moi, je, je conseille toujours d'essayer de trouver d'autres moyens. Il y a d'autres moyens comme des cartes crédits prépayées qu'on peut acheter autre chose. Si c'est pour Sadaqa. si c'est le seul moyen pour aider ces personnes, la haram d'une il n'y a pas de problème Taala, tant qu'on s'assure tout de suite de de rembourser pour que, encore une fois, on ne rentre pas dans riba. Donc, différence entre carte crédit en Comme moyen de crédit, je viens de me créditer pour faire sadaqa parce que j'ai pas d'argent. Ça c'est on peut pas le faire. Mais carte de crédit comme moyen de paiement, si c'est le seul moyen de paiement et que c'est nécessaire, la harad il y a pas de problème inchallah Sinon, on devrait toujours essayer de trouver un autre moyen, comme on dit plus clean pour notre sadaqa, surtout que c'est une ibada d'Allah azza Oui. La même, ici, ok, ça c'est une très bonne question, ok, donc ici on a, on a un ta'arud, une opposition en apparence, ok, parce que d'un côté on devrait prioriser quoi, les proches, toujours on parle des pauvres, ok, on parle pas, on donne pas de ça à un riche, un riche on peut lui donner quoi, un cadeau, hadiyah, ok, c'est une autre ibadah, c'est une autre ta'a, ah, c'est une autre bonne œuvre d'un ordre différent, mais un pauvre, on parle ici des pauvres, des personnes qui sont pauvres mais on parle des, des facteurs qui viennent prioriser une personne sur une autre on a un facteur qui est les liens de famille quelqu'un qui est plus proche de nous d'un aspect familial alors il mérite plus notre aide et il y a d'un autre côté la question de quoi de l'islam toujours un musulman, il mérite plus la sadaqa il devrait avoir priorité sur quelqu'un qui n'est pas musulmans. Okay? Bien sûr, dans le cas de la zakat, zakat, elle est seulement pour les musulmans. Mais on parle ici de la sadaqa, juste un don en général, pas la zakat qui est le troisième pilier de l'islam. Alors là, inshallah il n'y pas de mal que ce soit un ou l'autre, mais c'est une question de ishtihad. Moi, je dirais que ça va dépendre de la situation. Donc, encore une fois, le degré, à, le degré auquel cette personne-là est proche de nous. Si c'est quelqu'un, mettons, c'est son frère, c'est sa sœur, mais que ce n'est pas des musulmans. C'est certain qu'ils ont une grande Un grand droit sur la personne, ok Mais si c'est un proche lointain, mais qui n'est pas qui n'est pas musulman face à un musulman qui est très proche de nous et qu'on sait qu'il est vraiment dans le besoin, c'est certain qu'il faudrait prioriser ici le musulman. Donc c'est du cas par cas, mais dans tous les cas de char le hadr et la récompense c'est là. C'est juste une question ici de qu'est-ce qui est meilleur que que l'autre. Wallahu ahl. La. Il y avait, oui. Mmh. Très bonne question. Donc c'est une question qui revient beaucoup, les dons aux itinérants. Okay, les dons aux itinérants, est-ce qu'on devrait se demander qu'est-ce que la personne elle, va faire avec cet argent Est-ce que c'est pour acheter de la nourriture ou bien est-ce que c'est pour acheter de, de la drogue ou de l'alcool ou autre chose « Normalement, la règle dans l'islam, c'est que tout celui qui vient pour demander de l'aide, et qu'il n'y a rien qui prouve que cette personne-là, elle ne mérite pas cette aide, normalement, on donne à la personne, « Wa innama al-a'maloubi aniyat » Les actions, c'est avec les intentions. On a le fameux hadith du prophète, وسلم, que vous connaissez tous, que quelqu'un est sorti la nuit et il a fait un don à quelqu'un qui demandait de l'argent, il a donné un don. Et il est parti chez lui. Le matin les gens ils ont dit quoi? Il vient de donner un don. on vient de donner quelqu'un a fait un don hier à un voleur. Il a dit quoi? Alhamdulillah ala Il a dit j'ai fait un Alhamdulillah quand même même si j'ai fait un don à quelqu'un qui est un voleur. Comprends donc imaginez la situation, quelqu'un est sorti la nuit. Pourquoi est-ce qu'il est sorti la nuit? Pour que personne ne Le voit, il veut faire une sadaqa de façon discrète. C'est la nuit, il ne peut pas distinguer la personne, c'est qui. Il a vu quelqu'un, il dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Il lui donne le menton, il est parti. Le matin, les gens ils disent, vous savez, quelqu'un s'est fait avoir hier. Il a fait un don à un voleur. Alors il a dit, comme j'ai fait un don à un voleur. Prochaine nuit, il est ressorti pour refaire une tentative. Il a donné à une femme qui fait azina, riadam billah. Alors le lendemain les gens ils ont dit quoi il y a quelqu'un qui s'est fait avoir il a fait un don à une femme qui fait azina Il a dit quoi alhamdoulillah ala zaniya malqatu alhamdoulillah troisième tentative troisième nuit il est sorti il a fait un don à quelqu'un d'autre encore une fois je sais pas le lendemain ils ont dit tu soudiq qalbariha ala les gens ils ont dit le matin quelqu'un a fait un don à quelqu'un qui est riche C'est pas un pauvre, c'est un riche. Jouer le rôle d'un pauvre. Après ça, Allah Azza wa Jal, je me rappelle pas exactement la fin du hadith, mais je pense que c'était un ange qu'Allah Azza wa lui a envoyé et qu'Allah Azza wa lui a promis la récompense et qu'Allah Azza wa il est satisfait de lui et que celui qui est un voleur, peut-être à cause de ta sadaqa, il va arrêter de de voler. Et celle qui fait azina, à cause de ta sadaqa, peut-être elle va arrêter de le faire. Et celui qui est riche, peut-être à cause de ta sadaqa, il va commencer à partager avec les, les pauvres. Okay? Ça, c'est dans le hadith authentique du prophète. Donc la règle, c'est que celui qui vient demander, on l'aide. On l'aide pour ne pas, encore une fois, pour ne pas humilier celui qui est vraiment dans le besoin. Parce que si les gens qui sont dans le besoin... Lorsqu'ils demandent de l'aide, on va commencer à leur dire non, mais qu'est-ce qu'ils prouvent et faire une enquête et tout, c'est un peu humiliant et ces personnes-là ne vont plus demander de, de l'aide. Par contre, s'il si y a quelque chose qui prouve, quelque chose qui prouve, c'est une preuve, quelqu'un en a su qu'il ne mérite pas la sadaqa. Alors, ça ne veut pas dire ici que la, la deuxième nuit, je vais faire la même erreur avec la même personne, je lui donne plus de sadaqa. Il y a un autre point ici, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve, mais... On a parlé de la règle ici. La règle, c'est qu'on aide n'importe qui qui demande de l'aide. Mais il y a une autre chose qui s'appelle, dans un charia qui s'appelle al C'est quoi al C'est l'apparence de l'état de la personne. Okay, je n'ai pas de preuve. Normalement, cette personne-là, on la traite avec la règle. Mais il y a des choses qui indiquent que l'apparence de cette personne est bien. Elle m'indique qu'il y a une exception ici, même si je n'ai pas de preuves tangibles. C'est comme plusieurs des fameux itinérants. Okay? Donc, l'itinérant de la façon de laquelle il est habillé, de son odeur, peut-être je peux sentir de la drogue, du quartier, de l'entourage dans lequel il se trouve, du lieu, du temps. Donc, tout ça, c'est des indications qui pourraient m'indiquer, ça ne me donne pas la réponse définitive, comme quoi cette personne-là, elle prend de l'argent pour acheter de La drogue ou autre chose. Alors là, qu'est-ce qu'on dit Si la personne, elle donne vraiment de bon cœur, c'est une action qui sort naturellement, elle ne s'est pas, pas forcée de façon spontanée, pour Allah, la donner une sadaqa, Inch'Allah, elle a la récompense. Mais là, on est en train de parler de qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire. Dans une telle situation, si on a un doute qui est fort, moi, je dis que c'est toujours meilleur d'éviter. Et il y a deux choses, soit d'aller aider une autre personne tout de suite à la place, pour ne pas enlever cette opportunité de sadaqa ou bien tout simplement cette personne à la place de lui donner de l'argent de lui offrir de l'acheter tout, tout de suite mettons de la nourriture si quelqu'un il dit j'ai pas de quoi manger ce soir eh bien je lui dire je vais t'offrir de la je vais t'acheter tout de suite de la nourriture je te donne je sais pas moi hein, une carte rabais je t'achète tout de suite de maintenant d'un magasin qui est seulement pour la nourriture autre chose juste pour encore une fois s'assurer que ça ne va pas ça va pas être utilisé dans dans le haram Ça, c'est comme une question qui revient, ok Ça, c'est des questions importantes. questions question qui revient beaucoup. Euh, parfois, il y a une famille qui vit dans la pauvreté. Mais pourquoi est-ce qu'elle vit dans la pauvreté C'est parce que le chef de famille, le, le père, c'est quelqu'un, malheureusement, d'irresponsable, qui a des problèmes, soit qu'il dépense son argent dans l'alcool, c'est un alcoolique, ou c'est dans la drogue, ou autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait On lui donne l'argent, ça n'arrive pas à ce qui ont le plus besoin, ses enfants et son épouse. On ne lui donne pas d'argent et là, on va les laisser souffrir. Ça serait injuste. Alors là, l'autre alternative, c'est quoi C'est d'essayer de leur transmettre de l'aide, mais de façon qui est, qui est finale. Soit de la nourriture, ou mettons en payer leurs factures, ou leur acheter des médicaments s'ils ont besoin de médicaments, mais éviter de donner de l'argent cash comme ça, content, à cette personne-là, parce qu'il est sa fille, il est irresponsable, il ne va pas bien gérer cet argent, et ça ne va pas répondre à l'objectif. Oui, vous êtes deux, non, pardon. Oui. oui, bien sûr, nourriture halal, toujours on offre, on offre le halal, okay? nourriture qui est halal. يعني c'est en entre ici la viande qui sort de اهل الكتاب pour autre, pour autrui ainsi de suite peut-être OK mais toujours à éviter toujours à éviter essayer de chercher quelque chose soit de halal ou quelque chose comme on dit végétarien ou autre chose genre, juste pour sortir encore une fois des des chebuhat parce okay. c'est pas toujours qu'on a des réponses définitives OK c'est pour ça le prophète SAS me dit halal ou baynuh al haram dans les situations en tant que lorsqu'est que tu es dans la situation beaucoup de personnes ils savent pas ça que Lorsque tu es dans la situation et que tu sais certainement que tu te situes dans, dans le halal en général tu es en train de faire le bien, mais tu es dans un petit détail ici, un petit détail très restreint que ce petit centimètre de quelques différences, et les gens ils ne savent pas, et ce n'est pas, pas toujours tu vas prendre un téléphone à minuit du soir pour appeler le cher, ok, pour dire, hey, cher, ce que je dois faire, ok. Et même le cher, ce n'est pas lui qui va savoir exactement la situation, il ne peut pas faire enquête sur... Beaucoup de personnes viennent avec ce, ce genre de questions, ok, moi, au travail, j'ai tel et tel problème, et tel, mais moi, je peux te dire, c'est quoi les ahkams de char en général les, les règles que je considère importantes pour, ça, pour ta situation mais après ça je ne peux pas venir avec toi au travail passer une journée, faire une analyse, une enquête pour te dire est-ce que c'est halal ou c'est haram enfin ok donc c'est pour ça les savants ils disent même chaque musulman il a son degré de ishtihad tu as ton à faire personnel qui est re, relatif à la situation et là même si tu as un doute Toujours, comme on a dit, on n'est pas en train de dire ici un haram clair le transformer au bien grande possibilité. Mais lorsque tu es dans quelque chose de très précis comme ça, fettakulla nastatatum fede tomio in inshallah Et là, c'est une al malam al-amalubi, avec les intentions. Non, non, ça c'est certain. Non, non, ça c'est certain. Allah azawajid dit :« al wa at-taqwa, wa la al-ithmi wa al-udwan. » Donc, on n'a pas quelqu'un dans un haram qui est clair. Non. Oui, Très bonne question ici. Est-ce que tu es dans l'obligation d'aider ton frère le frère il dit ici, si quelqu'un il a son frère ou sa sœur autre chose qu'il y a un prêt à rembourser. C'est un prêt à rembourser et que la personne fait face à un prêt qui est usuraire, il y a riba qui va rentrer. Est-ce que j'ai l'obligation de l'aider okay. est-ce que j'ai l'obligation de l'aider Non, je n'ai pas l'obligation de l'aider sauf si on parle ici de zakat et pour que ça s'applique à zakat, bien sûr, il faut de un faudrait voir c'est quoi la raison pour laquelle cette personne-là, elle s'est endettée. Okay. Quelqu'un qui s'est endetté dans des besoins Quelqu'un qui s'est endetté dans le besoin C'est quoi le besoin Quelqu'un, euh, on l'a menacé d'être expulsé de son, de son appartement Ce soir, s'il ne paye pas son loyer Et lui, il n'a pas d'argent Donc lui et ses enfants mettons, vont se retrouver dans, dans la rue Sans voir ce que cette personne-là a fait avant. Peut-être que cette personne-là, elle était irresponsable avant. Elle aurait dû chercher d'autres alternatives. Mais maintenant, elle est face à la situation. Elle a pris sa carte de crédit. Elle a payé pour le loyer. Et là, elle te dit « I'm broke. j'ai rien du tout. » Et là, c'est le riba qui va rentrer et ainsi de suite. Est-ce que j'ai l'obligation de l'aider Pas nécessairement, sauf dans les deux cas suivants. Premier cas, c'est si on parle ici de Zakat. J'ai un montant de Zakat qui est prêt. Je dois payer Zakat. C'est la personne qui est devant moi et elle mérite Zakat. Je le sais. Là, j'ai l'obligation de lui donner tout simplement Zakat. Deuxième situation, c'est si c'est une personne, encore une fois, dans le besoin, là, ça devient une obligation commune sur tous les croyants, sur tous les musulmans de, de l'aider. Ça ne me parle pas selon, seulement à moi. Mais si je suis une personne proche de lui ou de elle, c'est certain que je, suis, je fais partie des Première personne auxquelles l'obligation s'adresse. Sans que ce soit nécessairement que c'est moi qui dois toujours les aider avec mon argent. Donc, soit avec l'argent une fois ou une autre façon, je vais trouver d'autres personnes qui pourraient aussi nous, nous aider à aider cette personne. C'est clair Ce n'est pas toujours que quand on dit ici l'obligation d'aider ton frère, il y a l'obligation de la zakat. Ça c'est indiscutable, c'est très réglementé dans l'islam. La sadaqa en général, comme on a mentionné, c'est une obligation générale de « i'anatul malhouth », celui qui est dans le danger, celui qui est dans le besoin. Il y a obligation sur tous les musulmans de l'aider et plus particulièrement sur les personnes qui sont proches. Mais mettons, si, mettons, je te donne un exemple. Toi, vous êtes cinq ou six frères et sœurs. Et toi, vous avez un frère dans votre famille, une personne, un membre qui est dans le besoin, qui est dans cette situation-là critique. Les autres, ils sont tous à l'aise, incluant toi. Est-ce que c'est obligatoire sur toi, toujours à chaque mois, que c'est toi qui dois l'aider Non, c'est obligatoire sur toute cette famille. Parce qu'ils sont tous à une même distance de, de, de responsabilité dans ce cas. Donc, toi, tu l'aides de tant mieux. Si tu veux toujours l'aider, eh bien c'est toi qui vas avoir le hadr mais il n'y a personne qui va te dire que c'est seulement toi qui es responsable. Tous ont une responsabilité, tu fais de ton mieux, et les autres après ça, ils sont responsables auprès d'Allah. C'est bon Taïb, euh, on prend une petite pause, hmm? on continue Inch'Allah Taïb, on va continuer Inch'Allah juste une demi-heure, après ça on va s'arrêter, ok Euh, donc, on revient ici, l'importance de la chikma, de la sagesse, de la connaissance pour pouvoir faire cette muqayas, cette fameuse comparaison, cette fameuse plutôt autocritique muhasa ici. Donc, de pouvoir faire, comme on a mentionné, distinguer entre le bien et le mal, et aussi de pouvoir distinguer les différents niveaux maratibu al-amal. C'est pas toutes les bonnes œuvres et c'est pas toutes les mauvaises œuvres aussi qui sont au même degré d'importance au même degré d'importance ça comment est-ce qu'on le connaît on le connaît avec la science en connaissant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wasallam vous pouvez revenir à un livre très simple comme Riyad Salihin le jardin des vertueux vous allez trouver dans ce livre là des centaines de hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wasallam qui nous donnent des, des repères, c'est quoi les meilleures œuvres c'est quoi les bonnes œuvres quelqu'un qui ne fait pas la salat, quelqu'un qui ne fait pas la prière écoutez cela, quelqu'un qui ne fait pas la salat, ce n'est pas sa salat, pas du tout Elle va dire, qu'est-ce que j'ai fait moi Mon bilan pour cette année qui va me rapprocher d'Allah Azzawajal. Hmm. J'ai fait le jeûne, le siyam de la journée de Arafa. Et le prophète, sallallahu alayhi wasallam il a promis que celui qui jeûne la journée de Arafa, Allah Azzawajal lui pardonne les péchés de l'année avant qui précède et l'année prochaine. Tout ce fait, clean, c'est propre. Est-ce que ça, ça fait du sens Non, ça ne fonctionne pas, ok Allah Azza wa Jal dit Il n'y a rien qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal plus Que de faire tes obligations Celui qui a un manquement grave dans ses obligations Ne devrait pas se leurrer à dire ah, Moi j'ai beaucoup de bonnes oeuvres comme ça Des, des surérogatoires à droite et à gauche bil anil fadil toujours faire les obligations se concentrer sur les grandes obligations de l'islam avant tout une fois que tu travailles ça en gros eh bien tu peux dire là maintenant j'essaie aussi d'ajouter des, des bonnes œuvres surérogatoires à droite et à gauche donc faire cette distinction elle est très importante numéro 2 deux. deuxième outil ici pour pouvoir faire cette fameuse muhasaba, c'est de penser du mal de soi-même penser de quoi du mal de soi même Comme on a dit Ça c'est très présent C'est très présent dans les livres des savants Dans les paroles des savants de l'islam Et c'est pris du Coran C'est pris de la sunna Même si les gens n'aiment pas ce discours aujourd'hui Même si les gens n'aiment pas ce discours aujourd'hui Parce que les gens aiment entendre le discours Qui pompe quoi Qui pompe l'ego qui, qui pompe ce qu'il y a à l'intérieur La réalité est que nous sommes des êtres humains Et qu'il faut faire attention. On, dit, on parle souvent de faire confiance à soi, mais il faut aussi être méfiant de soi. Inna okay? nafs al-amara bil illa ma rahima Rabbi. Ok, le soi à l'intérieur, ça nous joue des tours. Ça nous joue des tours. C'est pour cela qu'il faut faire confiance en Allah Azzawajal avant tout. Deuxième lieu, faire confiance après Allah Azza wa Jal à des compétences qu'Allah nous a données. Oui, il ne faut pas dire que moi je ne peux rien faire et tout. Ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme puissance c'est bien dit, Bismillah, tawakal to'a Allah comme le prophète S.A.S.M. il dit tiens à ce qui t'est utile ça c'est le développement personnel ça c'est le vrai développement personnel prophétique. Demande l'aide d'Allah Azza wa Jal, stahin billah après la ta'jaz n'affaiblis pas, ne dis pas ah, je peux pas le faire, ah, c'est impossible, ah, je peux pas. Si tu demandes l'aide d'Allah Azza wa que c'est une bonne chose, vas-y. Commence et Allah Azza il va t'aider. Par contre, toujours garder à l'œil quoi Le danger de an-nafs, c'est que an-nafs elle peut déraper rapidement. Elle peut déraper rapidement et elle peut sortir du contrôle ta'ala donc il dit si فإنما احتاج اليه لان حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه pourquoi est-ce qu'on a besoin de penser du mal de soi-même c'est parce que penser du bien de soi-même va nous, nous donner une perception qui est biaisée ça va nous, nous empêcher de faire une analyse objective de soi-même c'est un conflit d'intérêts À la base, chacun qui prend ça de façon facile, qui prend ça de façon simple, il va penser qu'il est trop bon. N'est-ce pas comment, comment vous préparez avant de sortir le matin Comment vous, comment vous préparez chez vous Quelles sont l'une des, des choses importantes que presque tout le monde fait avant de sortir de chez soi Se regarder dans le miroir. Pourquoi est-ce qu'on se regarde dans le miroir dans, dans, dans, dans le miroir C'est parce qu'il y a des imperfections qu'on est incapable de voir sans l'aide d'un miroir. Le miroir, il nous dit une partie de la vérité qu'on n'aime pas peut-être, mais qui est nécessaire. Mais là, il y a le miroir de Nefs, de ce qui est à l'intérieur. Le miroir de Nefs, c'est avec la nasiha des autres. C'est pour ça l'importance de l'entourage, d'être bien entouré. L'entourage, c'est quoi C'est l'entourage de tes vrais frères en Allah Azza wa Jal ou tes vraies sœurs en Allah Subhanahu wa Taala qui veulent le bien pour toi celui qui veut le bien pour toi il va te dire la vérité même si tu n'aimes pas la vérité il va il va te la dire il va te la dire parfois avec rékma avec sagesse et parfois peut-être de façon crue de façon mal placée peu importe mais le plus important c'est que la personne qui t'aime vraiment elle va te donner elle va te dire la vérité sur toi et cette vérité comme on dit la vérité est amère parfois Au début, initialement, on n'aime pas cette vérité. Vous comprenez Vous savez, moi je pense, ala il y a plusieurs raisons bien sûr, mais je pense, l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'échecs dans le mariage de nos jours, c'est cette question ici. Le, le mariage... Allah Azza wa il a une hikmah pourquoi que dans toute chose il y a une hikmah d'Allah Azza wa mais dans le mariage en particulier parmi les hikam les sagesses les raisons d'être du mariage c'est que il y a deux partenaires il y a deux personnes deux êtres humains il y a deux personnes ici qui vivent et dans le mariage you can't fake it tu peux pas être faux ok tu peux être faux partout sauf avec avec ta famille avec tes proches ok parce que tes proches ils te voient Nuit et jour, tu peux rien, tu tu peux pas, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas cacher. Vous comprenez Alors, le mariage entre autres, c'est l'une des choses qui force la personne à voir ses vraies failles. Et la vue que de nos jours, on n'a on pas grandi dans cette culture de reconnaître qu'on a des failles, qu'il y a des ajustements à faire, qu'on n'est pas parfait, ainsi de suite, ça, ça pousse plusieurs personnes à être inconfortables à être inconfortable. C'est comme un défi qu'ils ne sont pas capables, ils, dont ils ne veulent pas. Vous comprenez Moi, je ne me suis pas marié pour, pour entrer dans ça. Moi, je veux être libre, moi, je veux être indépendant. Je ne veux pas que quelqu'un me dise des choses. Je ne veux entendre que ce que j'aime. Et pour plusieurs personnes, ils vont découvrir que ça, c'est trop lourd pour, pour eux ou pour elles. Et ils vont sortir du mariage, ils vont dire, ah, je préfère être toute seule. Vous comprenez Donc... La question ici de au dani bin Nafs, penser du mal de soi-même, ça veut dire penser, savoir qu'on a des imperfections, savoir qu'on a des imperfections dont on n'est même pas au courant et parfois qu'on a besoin de l'annoncer à d'autres personnes qui nous disent, qui nous parlent de nous pour qu'on sache c'est quoi nous nos imperfections, pas toujours de me dire « Ah, oh, tu fais un bon travail, vas-y, vas-y, continue, vas-y, continue, c'est bien, alhamdoulilah, très très bien, excellent, masha'Allah, ok ?» Non, parfois, on a besoin, c'est entre les deux, ok Entre les deux. Vous savez, la, la culture nord-américaine, c'est ça, c'est de te dire toujours « Tu es the best. Hmm? »« The best. » La culture du bled, c'est quoi <coughs> ?« Tu es toujours le pire, ok ?»« Tu es toujours le pire, tu ne fais jamais de bonnes choses. Le juste milieu, comme dans notre religion, c'est Al-Moussi, celui qui fait le mal, on lui a dit tu fais mal. Ou Al-Muhsin, celui qui fait le bien, on lui a dit tu fais... Okay, tu fais le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au meilleur de, leur com de, de ses compagnons. Même, même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pas les le radiallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un va dire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait des erreurs Oui, il faisait des erreurs humaines. OK, pas les erreurs, ça veut dire le haram. Mais qui corrigerait le prophète sallalahu alayhi wa sallam Qui lui dirait c'est quoi les erreurs que lui, que lui il fait Nul n'ose le faire. OK Ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Abasa wa tawalla quand جاءه الأعمى. Donc revenez à sourate Abasa. que c'est une petite erreur ici, c'est un ijtihad du prophète sallam, mais Allah Azza wa Jalla ne le garde pas parce que ça c'est un prophète il doit être au plus haut niveau dans toute chose tout de suite Allah Azza wa il l'a corrigé sur ce ijtihad, cette décision que le prophète il a fait, dans la question des prisonniers de Badr, revenez à la Syrah et c'est une longue histoire ok? Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pressa Allah Azza wa Jal l'a révélé l'aula kitabu min Allah sabaqa lamassakum fima afattu fihi adhabun alim donc c'est Allah Azza wa qui qui pointe sur ces petites Si on pourrait les appeler erreurs du prophète Sarasem, qui ne sont pas des erreurs comme les nôtres. Mais le prophète Sarasem, même envers ses sahabas, ses compagnons, ses meilleurs compagnons, lorsqu'il faisait le mal, le prophète il était en colère contre eux. Et lorsqu'il faisait le bien, le prophète Sarasem les fait encourager donc tu peux pas mentir à quelqu'un en lui disant toujours tu es le meilleur tu es le meilleur tu vas réussir tu peux tout faire tu peux pas mentir à quelqu'un si une personne elle a des limites elle a des imperfections elle doit elle doit pouvoir voir cette réalité en face on doit l'aider et on ne peut pas aussi détruire la personne pour n'importe quelle erreur qu'elle fait on va la détruire com complètement et lui dire que ça aussi c'est contraire à la sunna du prophète euh, وَمَنْ أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِنَفْسِهِ Celui qui pense du bien de soi-même, qui ne pense que du bien de soi-même, c'est parmi les personnes les plus ignorantes sur soi-même. Celui qui ne se connaît pas, eh bien c'est grave. C'est pour ça que certains savants ils ont dit celui qui ne se connaît pas, il va pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, et avec celui-là, incha'Allah, on va terminer pour aujourd'hui. وَأَمَّا تَمْيِّزُ النِّعْمَةِ مِنَا الْ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 Que les bienfaits d'Allah, c'est la richesse, la santé, les enfants, le bonheur, ainsi de suite. Que la malédiction, c'est quoi La maladie, la pauvreté, ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que pris de façon indépendante, de façon théorique, en tant que réalité, la richesse est un bienfait, la pauvreté est... C'est une niqma, une lourdeur, c'est un mal. Oui, l'islam ne remet pas cela en question. Mais ce que l'islam nous enseigne, c'est que coller à la personne, là ça prend un sens qui est quoi Contextuel. Que la richesse pourrait être une malédiction et que la pauvreté pourrait être une ni'ma, une bénédiction d'Allah Azzawajal sur telle personne en particulier à tel moment en en particulier. Celui qui ne voit pas la différence entre les deux, eh bien, il ne pourra pas savoir faire cette fameuse autocritique et faire la part faire la part des choses. Comme il nous dit ici, donc la ni'ma, la ni'ma c'est quoi La ni'ma c'est lorsque les savants, ils disent, ni'ma c'est tout ce qui te rapproche d'Allah Azzaud. C'est une ni'ma, aussi simple que cela. La malédiction, tout ce qui te rapproche d'Allah, tout ce qui t'éloigne d'Allah Azzaud, la ni'ma. Tout ce qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est l'argent, même si c'est la santé, si ça t'éloigne d'Allah azza wa c'est une malédiction. Et si, en plus de cela, ça a l'air d'être trop beau, que le plus que quelqu'un il fait le mal, le plus que ça descend sur lui, là ça devient autre chose qui est encore destructrice. C'est quoi C'est ce qu'on appelle al-istidraj. Vous savez c'est quoi al-istidraj Allah azawjid di wa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Nous <laughs> donnons un exemple. Ilahi ta'ala al-mathalu al-a'la. Quand on est tous dans le dessin animé, OK Tom et Jerry. Donc ça c'est l'exemple quand on tous, l'image, la scène, on la connaît tous. Le fromage pour une souris. Fromage à l'intérieur d'un piège. C'est une ni'ma ou c'est une niqma C'est un bienfait ou un bien c'est une malédiction Dans ce cas C'est une niqma, c'est une malédiction. Okay? C'est un piège. La personne, elle est attirée vers ce piège parce qu'elle voit quelque chose, elle l'aperçoit comme étant un bien, comme, un, comme une niqma. Je m'y rapproche, je m'y rapproche, ça fonctionne, je m'y rapproche, on ne m'a pas attrapé. Et là, en réalité, c'est quoi C'est tout un plan pour Donc ça, c'est exactement le sens de l'estidraj Allah azza wa jall diwa c'est lorsque Allah azza wa jall il donne un bien à l'un de ses serviteurs et que lui il s'éloigne de lui subhanahu wa ta'ala et que Allah azza wa jall lui donne plus et que lui il va s'éloigner plus et ainsi de suite OK comme dans le fameux je vais pas généraliser mais je parle ici d'un discours okay? le fameux discours télé évangéliste aux États-Unis okay? que On est les meilleurs, on est les plus aimés auprès de Dieu, ainsi de suite. Regardez toute la puissance que Dieu nous a donnée. Regardez, regardez, regardez. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné l'argent et le dollar et la richesse, ainsi de suite. Donc, toujours penser que la richesse, c'est quoi Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'aime. Ça, c'est pas vrai. Ça C'est complètement, complètement faux.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 Mashallah, tu es vraiment bon on a besoin de toi des personnes comme toi dans ce monde c'est excellent alors toi tu vas dire quoi ça veut dire ce que je suis en train de faire c'est la bonne chose regarde il y a des gens qui m'aiment il y a beaucoup de personnes qui m'aiment qui me supportent première chose deuxième point leurré par le fait que qu'Allah lui donne ce qu'il veut Il demande quelque chose à Allah et Allah Azza wa il lui donne tu vois toi tu dis moi je fais le mal moi chaque fois je dis Allah donne moi telle chose il me la donne toi tu dis que moi je fais le mal wa sitrillah que Allah Azza wa Dhan, il le couvre qu'il fait des choses qui sont mal et que Allah Azza wa Dhan, il le couvre subhanahu wa ta'ala que ça c'est le istidraj que ça c'est le istidraj que la personne elle est tirer vers son piège et vers sa destruction en pensant que ça c'est une ni'ma d'Allah et que la personne puisse faire la distinction entre la minna et la hudja c'est quoi la minna la minna un don d'Allah et la hudja c'est quoi la preuve contre toi le hudja c'est quelque chose qui devient contre toi c'est pas nécessairement une preuve ça veut dire un texte ou bien un argument okay? on parle ici d'une preuve ça veut dire quelque chose qui va alourdir la tâche ta responsabilité encore une fois on va donner un exemple Allah Azza wa le meilleur exemple ok mais on a besoin de donner ce genre d'exemple juste pour rapprocher les sens remarquez la différence entre les deux Tu viens de faire quelque chose, une bonne initiative. Tu es un proche, quelqu'un qui apprécie quelque chose que tu as fait. Tu viens d'acheter quelque chose, quelque chose qui n'a pas d'importance. Et là, à ta grande surprise, on t'annonce, tu viens de gagner un chèque de 1000 dollars. Moi j'ai gagné, oui, toi tu viens de gagner un chèque de 2000 dollars. Pourquoi C'est sorti d'où Pas important. On a fait sortir ton nom. C'est pas bien sûr le quimar, ok On ne parle pas d'y participer avec l'intention d'acheter. C'était dans un sortant ici de la question de fiqh. On parle seulement de la, de la réalité. Tu viens de... Vous êtes sûr Il n'y a pas de condition, il n'y a rien du tout. Non. Prends le 1000 dollars et sors d'ici, on ne te voit plus. Ça c'est quoi Non mais là on est dans Mina et hujja. Ça, ça c'est un don ou une preuve contre toi. Mina, Ok. C'est bien ça, gagner 1000 dollars juste comme ça, ta grande surprise. Tu t'attendais à rien du tout. Là, remarquez la différence entre ça et entre... Je vais donner deux exemples. Premier exemple, qui arrive parfois, vous savez, les concessionnaires d'auto, ce qu'ils font parfois, c'est venez ce soir, on a une promotion, signez... Vous n'avez qu'à signer, qu'à mettre deux preuves d'identité et tout, vous allez sortir avec quoi On va sortir avec une voiture neuve et un chèque de 500 dollars. Il te donne l'argent et ne paye rien avant 6 mois. N'est-ce pas que c'est trop beau ça Ça c'est une technique utilisée, ok, c'est connu. Il y a un certain con, con, con, concessionnaire d'auto qui utilise cette technique. C'est pour faire quoi C'est pour attirer les personnes qui, qui n'ont rien de « broke », n'ont pas d'argent. n'ont pas d'argent pour n'ont pas d'argent pour payer leur loyer. « Fadlan an » sans parler de, de s'acheter une auto. Mais là le gars il se dit quoi Moi j'ai pas d'argent et ils vont m'offrir 500$ dollars cash ce soir je la prends. Et en plus de cela je prends une voiture et en plus de cela je ne paie rien du tout avant 6 avant mois. Ça c'est une minna ou une hudja Ça c'est un, un don, un cadeau ou c'est contre toi C'est contre toi. Okay tout de suite tu ne vas pas le réaliser. Mais dans six mois, tu vas, tu vas voir que les conséquences vont devenir lourdes. Ou le deuxième exemple, c'est un jeune de 18 ans qui ne connaît pas la vie parce que ses parents ne l'ont pas vraiment instruit à la réalité de la vie, comme malheureusement c'est le cas de plusieurs parents de nos jours. Et ça c'est un peu une trahison de la responsabilité qu'Allah nous donne. Mais bref, quelqu'un qui a atteint l'âge de 18 ans, et qui a toujours eu la vie facile, l'argent qui rentre et tout, et là on vient... Lui dire à l'école, vous venez d'avoir 18 ans, il reçoit un appel, autre chose, et eh bien, vous avez maintenant droit à votre première carte crédit. Encore une fois, juste signer le petit formulaire, je lui dire oui, tout de suite, tout de suite. On va vous donner le lendemain une carte. OK La même chose ici. Ça, s'est perçu comme, là, il voit ça comme un, comme un cadeau du ciel. Je vais devenir financièrement indépendant. Je sors ce soir, je peux acheter tout ce que, tout ce que je voulais acheter depuis, ça fait longtemps. OK Mais ça, en réalité, c'est quoi C'est une... C'est une hujja, ce n'est pas une minna, c'est contre toi. Ça, ça pourrait te poursuivre pendant des années par la suite. Ça va devenir une malédiction. Donc, savoir faire la, la distinction entre la minna et entre la hujja. Tout argent, toute richesse, il nous dit ici, qui vient avec. Il fait fils Tu vois que Allah, il te donne de l'argent, mais tu vois que toi de ta nature le plus que Allah, il te donne de l'argent, le plus que tu que tu donnes, tu donnes fils tu dépenses fils tu dépenses, tu dépenses et tu dépenses sans attendre de retour des gens. Tu le fais pour Allah Alors ça c'est une mine, c'est un don dans la Le contraire. Och allt uppskattning i folk och ici, och kärlek till honom, han har kontakt med en följd av det, och förståelse för fel i själ och arbete och utblandning av råd till skapandet, så är han enligt och annars är han en haj. På den andra sidan är det ett exempel Allah zödder ger dig för ögonen av andra, allt respekt som Allah zödder ger dig för ögonen av andra. Människorna respekterar dig. Så om det här gör att det gör att det gör att Le plus qu'entre toi et entre Allah, tu reconnais ta faiblesse et ta servitude et la bienfaisance d'Allah Azzawajal envers toi et que ça te rapproche d'Allah Azzawajal encore plus et que tu vas faire « Badlun nasiha tilil khalq » Écoutez bien ce mot ici. « Badlun nasiha tilil khalq » C'est quoi « Badlun nasiha tilil khalq » C'est faire le bien pour les autres. Pas le bien seulement la sadaqa. Okay? Pour tous les autres. Pour tous les autres. Pas de dire « Ah, les gens me respectent. On veut dire moi je suis important. À partir de maintenant, gare à celui qui ne reconnaît pas mon importance, parce que les gens ils savent que je suis important. Ok Et là tu commences à te permettre de d'insulter les gens, de rabaisser les gens, de faire hériba sur les gens, de faire la médisance sur les gens, à pointer vers les failles des gens telle et telle et telle et telle et telle, et telle personne. Ok Alors ça ça devient une hudja. Ce respect qu'Allah t'a donné, eh bien ça va compter contre toi le jour dernier. Ce n'est pas dans tes assets, ce n'est pas dans tes possessions, c'est dans, dans tes dépenses. Okay? C'est dans tes dettes, ça va se retourner contre toi. Mais si au contraire, le plus qu'Allah te donne, les gens te respectent, alors tu dois te dire quoi Moi, je dois respecter Allah Azza wa Jail encore plus. Reconnaître la bonté d'Allah Azza wa Jail envers moi encore plus. Être bon envers les gens encore plus. À la place de toujours pointer vers les failles des gens, de dire que moi j'ai beaucoup de failles, que Azza wa Jail a couvert mes failles et que si c'est calme, il n'y a pas de guerre, eh bien, on va garder ça calme. Okay? Parce que sinon, si on ouvre la guerre des failles, qu'est-ce qui va arriver Tout le monde va perdre, ok Parce que, comme ils disent, chacun, chacun a ses fenêtres qui sont faites de vitres. C'est facile à fracasser. Cha chacun peut prendre des pierres et jeter, ok Parce que les gens qui pointent beaucoup vers les erreurs des autres, ils pensent que, eux, ils habitent dans une forteresse. C'est pas une forteresse. Tu as des, des vitres qui sont faites de glace et que, si tu veux jouer à ce jeu-là, eh bien les gens, ils vont comment Parce que si tu veux briser les fenêtres des autres, les gens peuvent faire exactement la même chose. N'est-ce pas C'est le même jeu.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 Numéro 3, donc c'était De pouvoir distinguer entre le bienfait d'Allah Et entre ce qui est une fitna contre nous Donc le premier point c'était Pour pouvoir faire la muhasaba, Premier outil qui est nécessaire Et eh bien c'est la chikmah, la sagesse La lumière de la sagesse Deuxième outil nécessaire c'est de penser du mal de soi-même Et le troisième outil nécessaire Et eh bien c'est de pouvoir Arriver à faire la distinction Entre ce qui est une ni'ma d'Allah Azzawajal Ce n'est pas tout ce qui a l'air de m'appartenir qui est bon pour moi. Okay? C'est de voir qu'est-ce que j'ai bien, les choses dont je me réjouis dans cette vie. Mais les choses dont je me réjouis, ça peut être mes biens, ça peut être mes compétences, ça peut être mes relations, n'importe quelle chose. Ces choses-là, les prendre une par une, une à la fois, et de regarder. Est-ce que ça contribue, est-ce que ça me rapproche d'Allah Azzawajal Si oui, c'est une ni'ma d'Allah Azzawajal, c'est un bienfait d'Allah, je dois remercier Allah Azzawajal pour que ça reste et pour que ça continue et que ça augmente. Si c'est non, si ça ne m'aide en rien, ça m'empêche de me rapprocher d'Allah Azzawajal. C'est soit un obstacle à enlever, c'est quelque chose d'inutile dans ma vie, c'est pas très important, ou pire encore, ça pourrait être vraiment, quoi, une fitna pour moi. C'est quelque chose contre moi, je pense que c'est un bienfait d'Allah Azzawajal, mais en réalité, c'est une malédiction. Ça, ça m'éloigne d'Allah et il doit y avoir une raison derrière ça. C'est pour ça que je dois faire attention. C'est clair Donc, si on parle de ça, on va juste ajouter un, un exemple concret ici. Quelqu'un, si quelqu'un dit-moi, j'ai beaucoup d'argent, alhamdoulilah, j'ai beaucoup d'argent, j'ai de la richesse. Mais est-ce que ma richesse elle est une ni'ma ou une niqma Est-ce que c'est un bienfait d'Allah dans mon cas ou bien est-ce que c'est une malédiction Et moi, je vais faire une petite réflexion et je vais trouver que ma richesse, moi, elle ne, elle ne fait que m'éloigner d'Allah Azzawajal. À cause de ma richesse, j'ai coupé beaucoup de liens de famille. Avec ma richesse, j'aide peu de personnes dans le besoin. Le plus que je deviens riche, le plus que je, je vois que je deviens quoi Nerveux et arrogant et ainsi de suite. Alors là, dans mon cas, la richesse, c'est quoi Nirmah. Alors, selon vous, Qu'est-ce que je dois faire maintenant en pratique Je fais quoi Est-ce que je prends mon argent, je le, je le jette dans, dans l'océan ou je fais quoi Si c'est une malédiction. Faire plus de sadaqa Peut-être, possible. Une conscience déjà c'est bien, oui. Si tu es conscient, tu peux le changer, très bien, mais est-ce qu'on peut toujours le changer Parce qu'ici c'est la question importante, ok La question qui serait importante, par exemple, dans ce cas en particulier, c'est de se demander, mais pourquoi est-ce que mon argent, c'est une malédiction pour moi Pourquoi Normalement, l'argent, il pourrait facilement devenir une âme, un bienfait. Pourquoi est-ce que Allah, azzawajal, Allah, n'est pas injuste okay? Il ne donne pas à quelqu'un une malédiction juste comme ça. Il doit y avoir une, une raison. Alors, très souvent, ça c'est un cas typique, très souvent, la raison, c'est comment est-ce que j'ai gagné cet argent Cet argent, je, je vais chercher un peu plus, je vais trouver que je l'ai gagné du haram. C'est une richesse que j'ai construite sur le haram et sur la fraude et sur le mensonge. C'est certain qu'elle ne va pas être un, un bienfait, elle va devenir une malédiction, c'est clair. Ou c'est peut-être du halal, mais c'est une richesse que j'ai bâtie sur l'oubli d'Allah, sur la rafle. Oui, j'étais un commerçant, j'ai travaillé fort dans le halal et tout, mais ça fait des années que je fais le commerce. Et depuis des années que je fais le commerce, moi j'oublie Allah azza il y a pas de salat, il y a pas de Coran, il y a rien du tout. OK donc ça c'est la Mais il fait fa Donc jusqu'à la fin de Donc ça c'est c'est devenu un lahu, ça me divertit, ça me fait oublier Allah azza C'est normal que c'est devenu une malédiction. C'est tout à fait normal. Ouais, voilà. Une Dernière question Inch'Allah. Pas de question Oui, « Istidrad »« Istidrad » c'est comme on l'a dit « C'est un chemin vers un piège »« ok, C'est un chemin vers un piège »« Istidrad » c'est la descente aux enfers « C'est un peu ça »« Iyadam billah »« Donc avant de se demander si c'est un istidrad »« Le frère il dit lorsque j'ai des bienfaits qui rentrent « Est-ce que je dois me demander si c'est un istidrad »« La première question c'est de se demander « Est-ce que c'est une nirmah ou une nirmah »« Est-ce que c'est un bienfait ou une malédiction ?»« Si c'est une malédiction » Là, si je n'en étais pas conscient avant ça, eh bien, c'était un istidraj. Vous comprenez Donc, c'était un istidraj parce que ça m'éloignait plus d'Allah Azzawajal et moi, je pensais que c'était bien pour moi. OK Donc, là, si on parle, bien sûr, le, le cas qui revient le plus souvent, c'est la question de l'argent, surtout dans une société capitaliste, okay, dans laquelle il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, alhamdoulilah. Mais là, c'est pour ça qu'on dit toujours, l'importance, c'est quoi le but de la sadaqa en islam C'est quoi l'aspect spirituel de la sadaqa De la zakat Ça purifie l'argent et ça purifie le cœur. « min amwalihim Donc, Allah Azza il nous purifie avec la sadaqa. La sadaqa, c'est pour aider les pauvres, c'est pour faire le bien, ainsi de suite. Oui, dans, dans un discours purement altruiste, ça, ça, ça s'arrête à à ce cercle-là. Mais dans l'islam, nous avons une dimension spirituelle de la sadaqa. La sadaqa, elle purifie le cœur et elle purifie la richesse en tant que telle. Donc, la sadaqa, écoutez bien ce point, elle doit grandir avec la personne. Elle doit grandir avec la richesse. Elle ne doit pas attendre la richesse. L'erreur que la plupart des gens font, que ce soit les musulmans ou même ceux qui sont du koufar, la, la, la plupart des gens qui ont à l'origine, comme ils disent, un bon cœur, ils aiment faire le bien... L'erreur la plus commune, c'est quoi C'est d'attendre le jour où je pourrais faire beaucoup de... dedans. La solution, c'est que mm. la sadhaka doit commencer... « Tout de suite, dès maintenant, avec le peu que j'ai, toujours, toujours sadaqa, toujours, toujours sadaqa, toujours sadaqa, comme ça elle va grandir avec ma richesse. Le plus que la richesse elle grandit, le plus que la sadaqa elle va grandir de façon spontanée. Celui qui n'est pas habitué à la, à la sadaqa, qu'il attend le jour où il va devenir riche, et eh bien ce jour ne va jamais venir parce que dans ses yeux il va toujours être pauvre et qu'il y a toujours un espoir pour plus et pour plus et pour plus et que si je donne maintenant, eh bien ça va faire et ça va et peut-être je vais perdre et peut-être et peut-être il y a un autre moment qui Tillräckligt. Ta dig, Allahu Teala, vassrakom tauntidusulah. Allahu Teala, ägla och ägla. Sumbhannak Allaha, Muhammedik. Älskar du Alla, illa illa. Ta, återställer du, klagar du.